Sur RTL, il est 16h. Les infos, Mélina Fachin. Bonjour à tous, on part tout de suite sur la route du Tour de France. RTL, Tour de France 2018. La 17 e étape aujourd'hui dans les Pyrénées entre Bagnères-de-Luchon et le col du Portet elle a démarré, elle est particulièrement courte 65 km seulement mais ça ne fait presque que grimper Christian Olivier. Exactement et Nicolas Georgerot dans le flash de 15h vous racontait la façon euh, du euh, départ c'est-à-dire F1 au Grand Prix euh, moto avec euh, les 10 premiers euh, en quinconce avec un feu rouge qui est passé au vert avec des coureurs derrière selon leur position en classement général positionnés dans des euh, sas, mais euh, disons que c'est beau pour la photo mais que ce là à toucher d'une souris car 100 mètres après la course était véritablement lancée avec les premières difficultés de la journée nous allons euh, prendre tout de suite la direction de la course avec la moto euh, Nicolas Georgerot avec un homme en tête il s'agit de l'Estonien Tanel Kangert qui a franchi euh, en tête le sommet de Péargude exactement et qui va être en train de, de terminer cette euh, descente du col de Péargude et de la montée de euh, péragude avec euh, un homme qui est à, à ses trousses et qui va faire selon de la jonction dans les prochains c'est Julien Alaphilippe euh, le vainqueur d'hier le vainqueur aussi au grand born, le porteur euh, du maillot à poids de clé okay, euh... Problème de connexion paye avec paye. Euh, ça va être compliqué avec Nicolas Georgereau dans cette étape ultra courte mais où les connexions et les liaisons sont difficiles. Alors on vous parle de Peyresourde, Peyragudes. Agude c'est la montée de Peyragudes et le franchissement du col de Peyresourde. si l'on veut être extrêmement précis. Un homme en tête, Tanel Kangert l'Estonien à 10 secondes. Julian Alaphilippe, l'Espagnol Erada et le Croate Durasek. Le peloton pointé à 3 minutes et 25 secondes. Quelques infos. Philippe Gilbert qui est passé dans un ravin hier la partie du départ. Il est, souffre d'une fracture de la rotule. Quintana, le Colombien, a été. Euh, victime de deux ennuis mécaniques, deux changements de roue, coup sur coup. Et Arnaud Desmarres, lui, est distancé dès les premiers mètres de la difficulté, de l'étape de cette première difficulté. Autant dire qu'il se passe déjà des choses dans cette étape, mais pas pour les favoris. Pour l'instant, toujours le maillot jaune de Gael Thomas, solidement agroché sur ses épaules. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 16h30. Merci Christian et merci Nicolas. On vous retrouve toutes les demi-heures sur RTL. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron et son gouvernement contre attaque Le président de la République s'est exprimé hier pour la La première fois depuis le début de la polémique autour d'Alexandre Benalla. Le seul responsable de cette affaire, c'est « moi et moi seul ». Il a également précisé ironiquement que son ancien collaborateur n'avait jamais détenu les codes nucléaires et n'avait jamais été son amant. Tout à l'heure, les ministres ont tenu leur euh, tout premier conseil depuis le début de l'affaire. À sa sortie, le porte-parole a assuré que toutes les leçons seraient tirées et que des changements profonds interviendront à la rentrée. Benjamin Grévois a par ailleurs exclu toute audition d'Emmanuel Macron devant le Parlement. L'opposition réclame toujours de pouvoir l'interroger. Après déjà trois semaines de cavale, Redouane Faïd aurait été aperçu hier dans le Val d'Oise. Après une course-poursuite en voiture avec des policiers, il serait rentré dans le parking souterrain d'un supermarché à Sarcelles. Il aurait ensuite pris la fuite à pied. Des explosifs ont été retrouvés dans le véhicule. Redouane Faïd a été reconnu sur les vidéos de caméra surveillance, mais des analyses ADN sont en cours pour déterminer s'il s'agit bien de lui. Le braqueur s'était évadé en hélicoptère de la prison de Réau le 1er juillet. La météo et la chaleur montent encore d'un cran sur l'ensemble du pays Une vigilance orange canicule est en cours dans les 8 départements de l'île de France et le Nord. Cet épisode caniculaire va se prolonger jusqu'à vendredi dans l'Est Côté ciel, quelques nuages demain avec quelques averses possibles près des frontières du Nord, en Bretagne en Normandie et toujours une tendance orageuse en montagne. Les températures de 14 à 23 le matin et de 26 à 37 l'après-midi 26 à Brest, 29 à Nice 32 à Cherbourg, 34 à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 La suite de l'arrivée des courses à anguin choisi avec vous, Claude-Pierre-Santy. Oui, mais la première course, le quinté on a affiché un jumelé suédois avec une Nancy America et Pev The Way. Combinaison gagnante, 2-3, 12-6 et As. Dans la quatrième course, 9 partantes, 35 seulement ont fait l'arrivée. Victoire de la favorite, le 7, Castanella, 3-81-70. Deuxième, le 9, bagara du Moulin, 2-60. Troisième place pour le 8, Bali du Poète Doux, 2-80. Quatrième, le 5, Dakota de Cannes. il y a 2-3 minutes l'arrivée de la cinquième. C'est encore un favori qui s'est illustré, le 9, Falaki de Cao. il y avait 3-30 en rapport probable gagnant. Devant le 6, Flocon, Dijou 7 contre 1. Troisième, le 8, Falco-Somoli, 6 contre 1. Et quatrième place pour le 10, Figaro-Dame à 3 contre 1. Merci Claude, RTL, il est 16h et bientôt 5 minutes. Tout de suite, les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier et avec vous Peggy, bonjour. Bonjour Mélina, merci beaucoup, à tout à l'heure 17h. A tout à l'heure. Ah, je sais que vous attendez ce moment avec impatience chaque jour, histoire de se détendre, de rire, de la bonne humeur, de la culture. Ce sont les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier. 16h, 18h, les meilleurs moments. Retour le 1er février de cette année. Autour de Laurent, il y avait Christophe Beaugrand, Michel Bernier, Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan, Philippe Manœuvre et Valérie Mérès. On nous parle à nouveau dans la presse aujourd'hui, et ce sera tout de même, qui sait, une chance pour Monsieur Samuel Bréjon, qui habite Brooklyn, aux états unis Touché 300 euros pour lui, allez savoir, le chèque RTL traversera peut-être l'Atlantique. Si vous ne savez pas qui est Marie Sebag, qui parle dans la presse aujourd'hui, elle témoigne, Marie Sebag, et elle est quand même GMF et GMI, mais de quoi s'agit-il Alors là, pour le coup, je ne sais pas. c'est -ce euh, que... une artiste. Alors, ce n'est pas une artiste. C'est un écrivain. c'est ce pas un écrivain. Elle travaille à la télévision. Alors, elle ne travaille pas du tout à la télévision, mais il se trouve qu'elle a quand même passé trois jours dans la maison des secrets en 2012. Ah bon ah, Donc c'est la fille de quelqu'un de célèbre C'est bien vous qui euh... présentez Secret ben, Story, oui, mais alors c'était pas moi qui présentais sur ces années-là. Il oui, m'a vous, vous en sur oui. les années précédentes. Est-ce que c'est une candidate Elle a été candidate Oui, elle a été. C'est ah, fille... parce que la Maison des Secrets, c'est dans Secret Story. Ben, oui, ouais. Bah oui, oui. Son... Ah. c'est la Maison. des Secrets. Oui. C'est ah, la là, Maison là. où ils habitent ouais. les, voilà. les candidats. C'est quelqu'un de. C'est la fille ou le de quelqu'un de célèbre Non, elle a été dans la saison 6 avec son secret. Elle n'y a passé que trois jours. Et son secret justement, c'est qu'elle euh... était GMF et GMI. C'était pas la nature. <riture> GMF et GMI ça ah, veut dire quoi Ah il y a eu la naturiste dans Oui oui non mais cherche moi il <rire> y a eu la naturiste Il y a quoi y a eu, comme secret y a cette y a eu, année Il sur... G... y a eu celle qui a survécu au tsunami Il ouais. y a eu il euh, y a eu l'homme enceinte C'est pas vrai L'année ouais. dernière il y a deux ouais l'année dernière il y a eu ça pas possible ça un homme enceinte ouais. Ben si mais si là c'est compliqué je vous ouais. expliquerai tout à l'heure Il a eu trois enfants quand même L'homme enceinte Oui, bah en fait, c'était une femme, il a commencé sa transformation, il s'est fait enlever les seins, euh, il avait de la barbe, il avait encore gardé son utérus, mais au niveau des papiers, il était devenu un homme officiellement, et il est tombé enceinte, finalement. Ah Très bien, Mais la voilà. gueule des gamins, quand il ils avait sont la... sortis. Il avait la Bonjour barbe. maman, euh, papa, enfin, je sais pas. Non, monsieur, mais... Bonjour ah, monsieur Monsieur dame. Ah, dame. Ah, c'est une très belle histoire. Il, mais il alors il a ses a enfants pu... sont adorables. Il s'est fait enlever les seins, il a accouché, il a pas pu lui donner le sein okay, mais euh... Non non Non, non non. non il a donné des biberons, mais bon, c'est pas grave. Alors, GMI, GMF, ce sont des acronymes... Et attendez ça m'intéresse <rire> trop bien. De... <rire> il, il, il y en avait un, il y en avait un si je, je suis. Je suis vampire. <rire> Je suis vampire. Oui, mais pas. L'année prochaine, il y a François Hollande qui fera j'ai été président de la République. <rire> qu'est-ce que vous avez d'autre comme secret dans ces dans les secrets de la maison des secrets J'étais championne de car C'est quoi ça championne de car wash quoi, ouais, de gros, de car ah, mais Quand tu te mets un t-shirt mouillé puis après puis, tu, tu te frottes à la voiture. Ah, dites donc. Oui, ça c'est ouais. bien. Avec vos ça, vous devez faire le pare-brise arrière aussi vous. Voulez. Mais moi j'ai pas fait... dit que je faisais du On l'appelle l'éléphant bleu à La Rochelle. Elle fait car sur les camions. Non, mais qu'est-ce que Il y a eu d'autres comme secret. Ah oh, moi, il y en a, y en a eu plein. Il y a eu euh, attends la, lesquelles Il y en avait une qui. avait. Il y a devenu une qui avait 12 doigts de pied. 12 doigts de pied Oui, elle en avait un de plus. Euh, elle en ça, avait un... ça, ça se voyait pas, évidemment. Ah bah, bah, elle a dû bah... garder son secret longtemps. C'est-à-dire quand non. tu mets des sandales, quoi. C'est bizarre, tu te douches en chaussée. Edouard, non, <rire> Comment ils ont su les autres non, parce, ouais, qu parce que les tongs, avaient deux lanières. <rire> Est-ce qu'ils étaient faits enlevés avant N'importe qui bon, bon, peut raconter qu'il a eu 12 doigts de... Oui, c'est pour le... ça que c'est difficile de trouver les secrets. Non, non, Laurence, qu'elle les portait en boucles d'oreilles. boucle d'oreille Je vis avec une Une balle dans la tête. Je vis avec une balle euh, dans la oui, tête de oui. tennis. <rire> Alors, Jémy, Gemma acronyme. Acrony acrony acrony est-ce que c'est sportif Ce, ah, Alors, on considère ça comme un sport, oui. C'est golf mondial français Pas du tout. Gymnaste, Gymnaste Gymnaste, non. Alors, est-ce que c'est une scientifique, cette dame Alors, alors alors ça, ça alors là, ça se rapproche, voyez-vous. Ah. Bon, F, c'est pour f féminin Alors, F, c'est féminin, oui, effectivement. Et, et I, c'est international, international elle, elle, elle est... Euh... Internationale Alors, et I, c'est international. C'est les échecs Oui. Elle est joueuse d'échecs grand maître international et grande maître française. Ah, Excellente Excellent. Excellent. wow. réponse de Florian Gazan. bon. Wow. Les grosses têtes de l'été sur RTL, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, 16h, heures, 18h, heures, les meilleurs moments. On repart en 2017, c'était quelques jours après le décès de Johnny, le 11 décembre 2017, avec un auditeur parce que euh, vous savez que vous pouvez aussi participer et repartir avec un cadeau. Est-ce qu'il va gagner Réponse. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous avons maintenant au téléphone Clément. Bonjour Clément. Bonjour. 32 ans, pont de bon voisin dans l'Isère. C'est ça, exactement. Et que faites-vous dans la vie Je suis surveillant dans un lycée horticole et animalier. Ah, très bien, pion, en fait. Voilà, c'est ça. On peut exactement. dire pion. Horticole. Et ça va, ah, les élèves peut. sont pas trop difficiles Non, ça va, on en a pas beaucoup, c'est euh, partic... 200 élèves, très sympa. Ah, c'est tranquille, c'est quoi horti... Oui, très oh. tranquille. Animalier eh oui, Horticole pour... et animalier, oui. Horticole pour faire un jardin. Ah, c'est sûr. C'est-à-dire il y a des enfants et des animaux. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien. <rire> Il y, a des, il y a des petites gerbilles, il y a des petites souris, il y a des serpents, des oiseaux. Non mais c'est vrai ou pas ben ben Oui, oui, c'est vrai. vrai. Ah non, je croyais que c'était une vanne. Je non, non, prena... non, c'est pas une vanne. Ah d'accord. <rire> les gerbilles, c'est très prolifique les gerbilles. Oui, oui, <rire> comme les souris. Attention, <rire> j'en ai eu 5 ans à de nous de quoi. la médecine de la gerbille. En fait, je comprendre, il ne faut pas qu'elle improvise. Non, non. <rire> mais les gerbilles, c'est très prolifique Ça fait des bébés tout le temps Tout le temps, tout le temps. Et du coup, on les donne à manger aux serpents. Vous allez peut-être... Voilà. C'est dégueulasse Vous allez peut-être... Ouais. Par... J'enchaîne dans ces cas-là. Vous <rire> allez peut-être, cher Clément, partir pour un hôtel-relais du silence. Car en effet, les hôtels-relais du silence vous offrent un coffret cadeau. Un séjour à choisir parmi une sélection de destinations un peu partout en Europe. Gastronomie, onologie, bien-être, autant de thèmes et d'expériences à vivre. Vous écrirez votre propre roman à deux C'est beau ça Je ne sais pas ce que ça veut dire, <rire> ah ouais, mais c'est pas mal. Bah, que tu vas marrant, baiser pendant ouais. le week-end, ça veut voilà. dire. Une saga délicieuse, c'est le titre du coffret cadeau que vous offre les relais du silence. La gourmandise et le partage sont au cœur de cette saga délicieuse. Un séjour romantique à deux, en fait. Vous découvrirez une cuisine qui privilégie les produits frais, locaux et de saison. De nuit, en chambre double, petit déjeuner, dîner, trois plats, hors boisson. Ah, ah oui, ah, sûr, ça paye, paye, hein, le allez. allez voir en fait sur www.relais du silence.com et vous en saurez plus Clément. <rire> c'est déjà pas mal. Là. Vous êtes marié Clément euh, Pas marié, pas que c'est. Paxé. Paxé. Eh bien peut-être vous allez partir avec votre charmante... Voilà. Paxé. Je sais pas comment on dit dans ce cas-là. On dit avec ton mec, quoi. Pardon Non, non, avec... Euh, avec sûr, non, il tu, femme. oh Tu vas vois, tu vois y aller avec ton mec, on dit. Mais non, il y a des hétéros qui sont oh, pas Qu -ce que c'est... Qu'est-ce que c'est <rire> que ces clichés, monsieur Titoff Vous voyez Mais comme ça, on sait maintenant, parce que là, je, je vois Il y a même plus d'hommes mariés maintenant que de femmes Qu'est-ce que je veux dire C'est pas, pas, pas, pas bien clair. Ce que vous avez dit là, c'est pas très clair, hein là. Ben, compris, vous, Clément, n'est-ce enfin, pas oui, Clément, oui, tu partiras compris. avec ton PAX. Voilà, c'est ça. <rire> voilà. <rire> toute façon, partez qui vous voulez, Clément. Voilà. Et on vous souhaite un joli Faut séjour. Pardon. Pour qu'il réponde à une question. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas posé la Pardon, question. Là, vous dites qui part Il a rien répondu. On a beaucoup parlé de Claude Lelouch depuis le début de cette émission. On l'a vu filmer l'enterrement de Johnny Hallyday. Oui, oui, oui. Ça vous a choqué, vous, ou pas – Non, pas spécialement, j'ai trouvé ça marrant. <rire> – Bah voilà, c'est... <rire> – cette la nouvelle génération. – que rien ne les choque. – D'autant qu'il avait filmé Johnny toute sa vie, il a été un des premiers à filmer, évidemment, Johnny Hallyday dans ses Scopitons à l'époque. Les, les premières chansons euh, étaient... – c'est un tropez d'ailleurs. – Oui, étaient réalisés par euh, Claude Lelouch, les fameux clips, on appelait ça des Scopitons à l'époque, aujourd'hui ce sont des clips. Et puis il a aussi évidemment filmé... Euh, Johnny dans « L'aventure, c'est l'aventure » puisque ce film joué par Jacques Brel, Lino Ventura et Charles Denner racontait aussi l'enlèvement de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday jouait son propre rôle dans ce film de Claude Lelouch. Puis il y a eu le dernier aussi, le dernier film avec Sandrine Bonner et Eddie Mitchell. – Et Hula. Chantal là et, et, et, Non. – Ah si non. Le dernier film de Lelouch ?– Oui mais… Oh. – Avec Johnny Hallyday. – Oui, il était dedans Ah oui mais c'est pas de celui-là dont je vous parle. Ah vous voyez, demandez-moi. Avec ça. Son... <rire> <va te> <rire> mais rien de logique, rien de logique. Il n'y a pas Sandrine Bonnaire et Eddie Mitchell dans le film dont vous parlez, Chantal. Non mais c'était, vous parliez des derniers, c'est pour ça que ça m'a Ah ça va, ça m'a interpellé Du ah, dernier film où on voit Johnny Hallyday avec Sandrine Bonner et Eddie Mitchell, et où Johnny Hallyday a un rôle important, le rôle principal, et qui s'appelait euh, Il Johnny est sorti Hally en quelle année ce film Ah Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti en 2014. Vous savez, Louche fait à peu près oui. un film par an. Bon, il n'y a pas des enterrements tous les ans, mais quand même il fait... Il oui. fait... Ah, euh, <rires> on Salon, on t'aime Salon, on t'aime Bravo <rires> C'est avec Joni, ça date, ça il y a 3-4 ans, ouais, ça, à peu près. 2014. Il y a 2014, 2014. 2014, je l'ai dit, si eh vous ouais, écoutez. Bon, vous partez donc dans un relais du silence, Clément. Parfait, merci beaucoup, merci à tous. Et euh, juste un petit mot pour Caroline Diamant, dont ma paxée est absolument fan. Oh. Et eh bien votre paxée a très bon goût, merci beaucoup. <rire> <rire> Comment ça se fait ça <rire> eh ben, je sais pas pourquoi, mais comme quoi. <rire> <super rire> <réparagé. rire> bah voilà ce qu'il fallait dire. Les grosses têtes de l'été. J'imagine que vous avez fait comme nous dans le studio, vous avez chanté la fin de la chanson. Heureusement que le micro n'était pas ouvert à l'instant de Palma sur RTL avec Sur la route. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL, Laurent Ruquier. Et tous les jours, en début de soirée, nous passons un coup de fil à l'équipe Direct Energie. Tous fans de vélo avec Direct Energie, premier fournisseur alternatif d'électricité et de gaz.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 On s'est encore plus en 4 pour vous faire plaisir. Hein en ce moment, chez But, moins 40% sur le clic-clac Lio qui passe de 295 à 179,20€ seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Limité à 1190 pièces. Crazy Prix, prix de folie. Alors, si vous n'avez pas la chance d'être dans la clim, oui, parce qu'aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'on n'a qu'une envie, c'est d'être sous la clim hydratez-vous, c'est le mot d'ordre. Et puis surtout qu'en plus, jusqu'à 18h, on va rire et rire, ça donne chaud. Pourquoi on va rire Simplement parce que ce sont les grosses têtes de l'été, avec Laurent Ruquier sur RTL. Une question pour Madame Michèle Baudet qui n'a rien à voir avec ah bah, la elle question biori, la non, non, précédente. C'est ce qu'elle veut, la Michèle. Ah, elle habite Niel-Dolant, en oh, c'était pas loin. Michèle ouais. Baudet est la question qui lui permettra peut-être de toucher 3 euros. 300, 300 euros Il <rire> ah, y a plus Après de la sous la crise, ouais. ah, On est sur européen là. 3 oh, euros. Là. <rire> Bientôt, on va faire une quête pour les auditeurs. Ouais. Il y a 300... quelque chose de contagieux dans cette station. <rire> 300 euros, pardon La question concerne les Pays-Bas, puisqu'aux Pays-Bas, chaque voiture de police est équipé de quelque chose d'assez étonnant. Un que... pédalier non. Parce c'est un, un pays plat. <rire> Qu'est-ce qu'on peut trouver dans toutes les voitures de police, mais aussi d'ailleurs les camions de pompiers, les ambulances aux Pays-Bas du du du Un bibron. Un biberon Non. Un non. On n'est pas du si lait, loin. Du des forceps des, des, couches. Du... des couches Des couches Non, mais on n'est pas si loin. cloche à fromage Non plus. Des forceps, des forceps. Non. C'est un objet à destination d'enfants un berceau. un berceau Non. Est-ce des... est que c est C'est à destination d'enfants. C'est un des, objet. Tétines. des tétines effectivement à destination d'enfants. Tétines, des tétines, non. Du cognac. Couches. Du cognac non. Vous donnez du cognac à vos enfants Ben Bah bon. oui, s'ils étaient là, je leur donnerais à boire. C'est pour les enfants ou les nouveaux nés Alors c'est plutôt pour les enfants. Une table ouais. à langer Une table à langer C'est pour non. jouer Des De jouets poche C'est plutôt pour jouer. Après la la, un la, la, un la Sophie la girafe Alors pas Sophie la girafe, Alors, Sophie, la girafe mais donc on a un jouet, Une un peluche, un jouet. Un ours en peluche. La réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est pour rassurer les enfants à qui il arrive quelque chose et qu'on ah oui, transporte dans un camion de police mais ou dans une ambulance. Donc, ils peuvent pas caresser la peluche quand ils ont les menottes. Non, bon, on ne leur donne pas forcément les pour menottes. Pour les enfants. Aux enfants. Pourquoi ils sont dans le car alors Mais C'est mignon, regardez, on voit là un pompier, on voit un policier avec une peluche dans les mains. Ils ont des peut ouais. Ça peut calmer des meurtriers. Ça peut calmer des meurtriers. Mais attends, c'est parce peu... que dans la peluche, il y a la y a Cocaïne, il y a un absent dans la derrière. peluche. Comme ça, quand le gosse, il touche la peluche, il l'attrape. Ah oui faites pas euh, votre malin, monsieur de Kershozon. Vous avez été un enfant comme un autre. Non. Vous avez dû avoir... En... un enfant Dieu. <rire> vous avez dû avoir une peluche, vous aussi, pour vous endormir le Mais soir. Mais il avait même pas oui-oui. J'avais ouais. rien. Moi, c'était la prière Tu te rends pas compte Oh, euh, moi, je... je me suis endormi au bruit des bombes. Je vous vois... <rire> Attends. Je vous, je vous vois dans votre berceau, avec votre peluche, votre pouce dans la bouche, en train de Ouais. Ça être... À l'époque, les peluches je... elles Mais étaient non. bourrées avec des cheveux. Mais non, je, je suis né, Il y avait des bombardements, c'était encore la guerre. Si J'avais été intriguant, j'aurais pu être nommé petit compagnon de la libération. <rire> ça avait un Asie dans Il conversant. est tout mignon en tout cas avec ses grands yeux et ah tout. Oui. Ah vous trouvez Ah oui, je suis sûr qu'il était très beau. Ah oui, oui hein. Il est toujours beau d'ailleurs. Ah vous trouvez Ah oui, il a beaucoup de charme. Ah ah, ça se précise. La délivrance est en train de commettre de me une boulette carrée. On voit qu'elle aime bien les boules. Il <rire> veut vraiment y aller en Polynésie. Il est dedans. en polyclinique, oui. Et allez, on ne perd pas de temps, on enchaîne avec un nouvel extrait, on est comme ça. Ce sont les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier sur RTL, les meilleurs moments. Retour le 29 mars dernier, les grosses têtes étaient Cochin, Bernard Mabi, Philippe Manœuvre, Caroline Diamant, Stevie Boulet et Jean-Jacques Perroni. <muches> Ça vous habitue un peu à l'ambiance, Mme Cochin. Tout va bien. Fort sympathique cette ambiance, c'est vrai. Oui, m oui, Même Monsieur mabi vous habituez à Monsieur Mabie. Mmh. Très, très bien. On a, on a, on a hyper sympathisé, sympathisé. Oui. voilà. Hyper <rire> sympathisé. <rire> aucun problème. Vous avez manqué. Oh là là. On a aucun problème, ah, vraiment. C'est très sympa. Elle m'a sorti la bite avec une pince à sucre. Oh. Très, agréable. <rire> très, très agréable, voilà, vraiment. Ça doit faire mal. Oh, J'allais oui. dire jamais la pince à sucre. Oui. Jamais. <rire> Pourquoi jamais la pince à sucre Bah parce qu'il y a des des des, chahiris, des rochers, des, des ça gifle. Mais bien sûr. Mais on alors, peut mais aimer il ça. S'il faut griffer, il faut griffer avec les dents, je on... sais voilà. pas. Voilà. Avec... On peut aimer oh, ça. Ah, oui, c'est vrai aussi. Ah oh, bah oui. Ah, ah, Excuse-moi, monsieur Si elle rentre fait... dans une pince à sucre, <rire> tu nous fais pas vraiment rêver non plus. Ah ouais, t'as été trop gâté, Caro peut-être. Une question pour Christelle Hamza, qui habite pas passionnée par les maquettes. Mirebois, je peux poser mes questions. Ouais, C'est une question culturelle. Oui, et, et, du bien, et en plus, quoi. vraiment, là, tout le monde a une chance de répondre. Il suffit d'avoir un peu lu, évidemment, les grands classiques pour répondre à propos de ce bateau qui s'appelle le Péco. Pour quelle raison le Péco est-il resté dans toutes nos mémoires Mobilix, c'était le bateau ouais. du capitaine Akab. Excellente réponse de Jean-Jacques Ferroni. Si je vous ai posé cette question, c'est parce ah. qu'évidemment le chef-d'œuvre de ah tiens l'auteur de Moby Dick, monsieur Mabi. Oh euh, ah bah, tiens, là. Ah, oh bah tiens, ah bah tiens machin, tiens, je vais vous le dire, bah, oui, tiens je vais je... l'humilier jusqu'au bout. Herman Don't Melville. Herman ah, Melville. Oui, oui, oui. Le chef-d'œuvre ah, oui. d'Herman Melville va apparaître dans une nouvelle édition. <rire> Et euh, ce volume richement illustré aura pour ambition ah bon de montrer comment Moby Dick n'a cessé de nourrir et d'inspirer la culture occidentale, avec, effectivement, vous avez raison, le capitaine Aka, qui il manque une jambe. Une jambe, bien sûr, et parce qu'elle a été mangée par cette bête, au Exactement, départ. et voilà pourquoi il veut retrouver ce cachalot, cette et baleine. Oui. C'est un cachalot, d'ailleurs. C'est sûr, c'est un cachalot, et... parce qu'il a des dents, lui, il n'a pas de fanon. Et voilà et puis <rire> Il est méchant, le cachalot. Ah, comment vous savez ça, comment tu sais. bah, vous Vous avez lu Moby Dick Non <rire> Non, j'ai vu le film quand j'étais enfant Oh, c'est mignon Avec oui. Gregory Peck qui faisait le Capitaine d'Akab Ouais, il ouais, y, y avait un très beau film de Moby Dick, j'ai pas rêvé oui. Ils sont Stone. dans un radeau, ils sont dans le ventre de la baleine, c'est bien ça Ah, ça ah non, ça, c'est Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio Ah, ma mère se confond alors <rire> Entre Moby Dick et Pinocchio <rire> on, oh. <rire> <rire> on va pas se formaliser là, quand même Ah bon, c'est dans Pinocchio <rire> ou... Bah oui, bah oui, oui, oui Oh, Gepetto et... Oui, Gepetto, c'est Je sais que c'est dans Pinocchio On je dit j'ai pété J'ai pété c'est dans Pinocchio <rire> <rire> Donc je confonds là Ah oui vous mais confondez oui. tout alors. Et... alors Moby Dick c'est quoi l'histoire eh <rire> Moby Dick S'il vous plaît Moby Dick c'est ce beau. que je vais voir bientôt <rire> <rire> oh, ben, euh... <rire> Oh, c'est ah, ah. pas comme ça qu'on voit sur un Moby Dick Non, euh... pas encore, mais ça va venir. <rire> non, mais c'est quand même une œuvre, évidemment, que tout le monde a lu enfant Moby Dick. Ah oh, bah oui, puis je crois que la, la, la première version française a été traduite par Jean Giono. Est-ce que vous vous souvenez qui est le seul survivant du PECO Parce que le capitaine Aqab, il meurt dans cette affaire. Parce que le PECO, le bateau, le baleinier sombre, là, oui, moi je sais. Allez-y. C'est Ismaël. Ismaël. Ismaël. Le, mousse. Le, mousse. le mousse. Ismaël, le mousse. Oui. <rire> <'est... Allô> <rire> Ce oh, ne serait pas le mousse Ismaël Seul <rire> survivant ouais. flottant sur un cercueil. Parce que c'est lui qui raconte l'histoire en fait. Exactement, c'est lui qui raconte Ismaël, c'est lui qui raconte l'histoire de Moby Dick. On va voir si vous êtes aussi doué avec la question suivante qui concerne encore la littérature, puisque je vais vous demander le titre de cette œuvre signée Jules Renard, qui porte un titre signifiant... Personne qui se procure à bon compte par ruse en volant en parasitant ce qui est nécessaire à son existence. Les grain. cornifleurs. Pardon. Les, Les cornifleurs. cornifleurs. Les cornifleurs. Euh. Excellente réponse. De Jean-Jacques Peroni. Ah oh, oh, bah quand même Et voilà le travail. Bravo. Et Impressionnant, Peroni. Ah. Ah, ouais, ouais, impressionn... ouais. Mais moi, quand ils m'ont dit hier qu'il y avait Peroni, je me suis dit le. Pilote automobile. Pop non, non, il, Et est en mort. Fait... il est mort. <rire> Mais voilà, je m'aperçois que pas du tout. Ah non, ça, il y a longtemps qu'il conduit plus, Je <rire> J'ai jamais conduit. <rire> il a jamais été en état. Boire ou conduire, il a choisi. Ah, oui. <rire> j'ai même pas le permis, je l'ai jamais eu. C'est vrai. Ah, bon? ah non, j'ai jamais voulu le penser. Je trouvais. Étais visionnaire en fait. Complètement. C'est vrai, je trouvais que la voiture rendait con. Mon père, qui était un brave homme, dès qu'il se mettait derrière le volant, il devenait con. Alors, et toi, t'es vous... déjà con, tu t'en fous, tu Mais pourras non. conduire. Mais alors du coup, vous faites comment Vous avez un chauffeur Voilà. <rire> on pourra changer de machin. Ne bougez pas. Laurent Riqui et les grosses têtes de l'été reviennent dans un instant sur RTL. RTL, Tour de France 2018. Et on part rejoindre Nicolas Georgerot sur la moto RTL pour cette 17 e étape. Bonjour Nicolas, où en sommes-nous Bonjour eh bien les coureurs en sont à la deuxième difficulté de la journée de cette étape entre Banière de Luchon et le col du porté, avec trois toujours à l'avant dont le français Julien Alaphilippe le porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur accompagné de Kangert et de Durasse qui ont une avance d'une quarantaine de secondes sur les derniers écomètres dans ce col de Vallouron Azé, sur un groupe de, de quelques coureurs dont Alejandro Valverde environ 35 à 40 secondes ce petit groupe va peut-être revenir sur la tête Uh-huh. Alors, la fonction, eh bien Le groupe maillot jaune Et eh bien il y a euh, notamment l'équipe ag G2R La mondiale qui s'est euh, portée à l'avant euh, du euh, tombé Mais Pierre Latour L'un des équipiers de Romain Bardet A ensuite euh, craqué Il eh vient de s'écarter euh, En tout cas de rétrograder à quelques positions Pour l'instant Et eh bien euh, le Karen Thomas Le maillot jaune euh, Compte encore plusieurs équipiers Autour de lui avec Chris Froome Comme Bernal Ou comme Kietkowski, Donc pour l'instant Pas de bataille vraiment lancée Entre les favoris Sur cette 17 e étape Prochain point sur cette route du tour Tout à l'heure à 17h Merci Nicolas, à tout à l'heure. Times à l'instant, David Guetta et Sia sur RTL s'extrait de la compilation Les Artistes RTL 2018, tous vos tubes préférés du moment sur un double CD absolument à avoir pour vos vacances. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Tous fans de vélo et tous supporters des jaunes et noirs avec Direct Energie, fournisseur d'électricité et de gaz.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 Conditions sur les grossettes de l'été avec Laurent Riquet sur RTL jusqu'à 18h, les meilleurs moments. C'était le 31 mai 2017. Peut-être une approche entre Pierre Bouby et Karine Lemarchand Ou pas Vous avez vu envoyer un baiser à Pierre Boubi Non oh, franchement Karine, il vous plaît bien quand même. Mais il est beaucoup trop jeune pour moi. Ah oui bah, quel âge il a 34. Ah oui, non. Il y a deux chiffres, c'est bon. Ah oui. <rire> vous avez vu toutes ces femmes que je vous propose. Ouais, je suis vachement bien dans le je vous propose. Ah oui, quand même. Regardez dans mon catalogue. Mais c'est pas dans le contrat, ça Une ex de footballeur, <rire> une femme de philosophe, une actrice à la mode. Tu ah, as raison. Bah <rire> oh c'est si, quand même sacrément <rire> Ah Bah non, mais c'est vrai que physiquement vous n'avez rien à voir avec les carriels ça c'est sûr, Valérie. Sa cuisse vaut mon bras. <rire> Mais bon, hein, il en faut pour tous les goûts. Absolument. Ah, exactement. Et oui, ouais. hein, Baptiste, qu'est-ce que vous en pensez Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y, y a des belles femmes. Hein. Ça sent l'été. Ça sent l'été. Ça sent bon et tout, c'est cool. Ah, parce ouais, que ouais. l'hiver, on ne vend plus. <rire> <rire> ouais, C'est-à-dire ouais, que l'hiver, il s'endorment, tu sais Ben ouais, c'est bête, mais les femmes en jupe, c'est vrai que ça réveille. Hein. Ah et oui, c'est comme les garçons en short. De <rire> <des> <rire> <sens>. <rire> en short très court. Vous n'êtes pas côtoyé beaucoup de footballeurs, Ariel, hein, je pense. Il faut dire que non. Ah, voilà. non, non. <rire> je, je dois même. Je, je, Juste je pense, cette phrase, je pense que c'est le premier. Ah <rire> mais non. Et je, je n'imaginais pas si tatoué et si bright parce que c'est quoi la deuxième bright ouais. Bright, ça veut lumineux. dire lumineux. Oui, il est déjà venu aux grosses têtes et j'ai vu qu'il avait la langue bien pendue. <rire> C'est pas que la langue de bien pendue. <rire> ah oui, ça drague pas comme non. un philosophe. <rire> C'est pas pareil quoi, Laisse tomber, ça ne droite... l'intéresse pas, elle aime que les intellectuels. Droit au but là. Oh non, c'est pas sûr Ariel, non. un petit sportif de temps en temps Ariel, non euh, Non, non, mais, <rire> <'ai>, <rire> mais, mais, mais, mais c'est vrai que pour moi, les, les héros euh, extraordinairement physiques, oui. euh, qui sont comme les dieux grecs, oui, oui. je dois dire que ça me fait frémir. Ah, voilà. quand même, voyez oui, oui, Tu vois, oui, es oui. pas prêt de te la faire. Hein, Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce que là, le dieu grec, il n'est pas là. Vous savez, en plus, qu'il a libéré Orléans. On l'appelle le puceau d'Orléans. Ah bon ah oui, ah oui. non, quoi. ça, j'ignorais. Ah oui, oui, Et pourquoi puceau Ça, j'ai pas la réponse. C'est pas Orléans qui l'intéresse. Mmh. Non mais, oui. il a vraiment libéré Orléans. Grâce oui. à lui, la ville d'Orléans reste en Ligue 2. Vous comprenez ce que je veux dire Plus ou moins. <rire> <Mais bon. rire> Et toi, mon chéri, tu as épousé Ligue 1 ou Ligue 2 <rire> ah. Moi, chérie, je faisais de l'international. Ah oui. ah ouais, il oui. était en équipe de France. Ah oui, c'est ça. Après et, les ligues, il y, y a les, les équipes. Et oui. On va t'envoyer un prospectus de toute la fédération. Comme ça, tu pourras prendre par cœur <rire> toutes les ligues qu'il y a dans le foot français. Ah voilà, la vous, fédération. Tutoyez, vous tutoyez Ariel Dombas. Ouais, J'ai du mal avec le vous-maman, moi. Ah, c'est vrai ouais. Ça vous dérange, Ariel Mais non non ça ça ça, ça a du Ça vous change parce mais que non, il faut, mais... faut que, que vous sachiez cher Pierre Bouby que vous vous la tutoyez mais que Ariel et Bernard Henry se vous voient toujours après tant d'années de oui. vie commune. Oui, oui, oui, et oui, Vous, vous oubliez bien. qui vous êtes le matin pour euh, vous voyez tout le <rire> temps. <rire> non mais C'est tellement gracieux le vous C'est comme une caresse, regardez, vous dites vous mmh. bon, Votre ah ouais. âme s'envole oui. ah, Et, et, et, vous et tandis que tu c est, c est, Vous oui, êtes ouais, bandante arrière Apportez-moi apportez ma bière, arrière. Moi, non, je suis assez d'accord, je suis pour le vouvoiement aussi, jamais. Mais ça. oui, c'est très gracieux. Mais, oui, mais, mais parce qu'ils sont plusieurs chez vous. <rire> oui, euh... Je crois qu'il est temps de passer à une citation. <rire> non, ça a intéressant. <rire> Une citation pour André Maurice Coulon qui habite 7 qui a dit :« Il vaut mieux être à poil dans un chef-d'œuvre qu'habillé dans un navet. » Oh, ça paraît euh... Arielle. Valérie Non, ce n'est pas Valérie Mairesse. J'aurais pu. Bah oui. Il vaut mieux être à poil dans un chef-d'œuvre qu'habillé dans un navet. » C'est une Jean yann peut-être. Ce n'est pas Jean C'est oui. Une actrice. C'est une, une actrice française. F française. On l'a adoptée chez nous en France. Jane Jane Birkin. Non, ce n'est pas Jane Birkin, oui. mais elle n'est pas Victoria Abril. Et c'est Victoria ah. Abril, bonne réponse de Pitop. Une autre citation plus intellectuelle, celle-là, car quand même il faut faire plaisir à Ariel. Voilà. Et c'est une <rire> citation pour Sylvain Pujolas, qui habite Paris 12e, qui a dit ⁇ Vivre, c'est vieillir, rien de plus ⁇ Oh, dépressif bon. déjà. Disons, oui. Pierre Benichou. C'était pas, <rire> pas Jean rock en tout cas. <rire> <Jean -Roc. rire> Il est français. C'est C'est pas du tout un mec de. Refait. Un directeur de, de boîte de nuit ou quoi. quoi. D'abord, a... c'est encore une femme qui a dit ça. Ah mon Dieu. Ah, ah bon. Qui est décédée? Oui, elle est morte, oui. Vivre, enfin, bah... c'est vieillir, rien de plus. C'est très désenchanté. Hein. Ah, vous trouvez ah, très Marguerite Duras ah. Marguerite Duras, non mais c'est quelqu'un qui a un point commun avec vous, chère Arielle Dombal. Ah, bon ah oui, euh, oui. Euh... Elle était mariée avec un philosophe Exact Simone. Simone de Beauvoir. Wow. Excellente réponse Arielle Dombal. Oh. Elle a dit une autre, fra... une autre phrase qui est beaucoup plus belle, je trouve, que, que celle-ci, oui, c'est On n'est pas femme, on, on le, devient. le devient. Exactement. Pas ouais, oui. C'est vrai. Exactement Bravo Valérie parce que ça c'est. Je. Moi je connais très bien. <rire> euh... Moi je crois que c'était d'Abanda lire cette phrase. Oh, ah non. <rires> <experiencia> ah, <rires> <rire> <iggers> <L 'étonne> ah, si seulement j'avais pu te dire ce que j'avais sur le cœur.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 Le cœur, putainir les propos qui résonne à l'intérieur, les mots qu'on sur le d'une porte. Jeg C'est le premier single du duo pop-folk Les Frangines, dont l'album est attendu À la rentrée sur RTL Les Grosses Têtes de l'été, allez c'est reparti Voici un autre extrait, c'était en 2017 Vous allez certainement reconnaître parmi les sociétaires Aux côtés de Laurent Ruquier Bernard Mabille, ou encore François Rollin Ou encore éventuellement Marcella Yacoub Ils vont être vendus par grappe de 150 Mais de quoi s'agit-il Les hémorroïdes Oh, oh mon Dieu. Dieu. Non, écoutez, Jean-Jacques. Oh bah, ça fait bah, rire. Ce sont de des, des grappes de raisin Non. non J'ai d'ailleurs commis une erreur. Il va y avoir 150 grappes. Il n'y a pas ah. 150 par grappe. Il y a ah 150, 150 ah. grappes. <rire> ce qui sont les être... auspices de Bonne. Non, 150. C'est en France. 150 grappes qui vont être vendues aux enchères. C'est quelque de... chose qui tient dans la main. Oh non, oui, ça tient dans votre main, Karine. Ce serait pas des cannes Et ce sont les cannes de la passerelle des Arts. Ou... Excellente ah. réponse de Bernard ah oui. Mabille. Mais alors, ouais. Ce sont pas des grappes alors. Non, ah ben eux ils disent il Ouais mais ils disent mais ils ont oui, pas ils le droit pas de dire. Mais, mais qui va acheter cette connerie? Qui va acheter cette stupidité? Ah ben ça peut <rire> s'acheter entre 150 200 euros. Il y a même des grilles parce qu'on vend euh, entièrement oh. les grilles autour <rire> desquelles les catenas sont encore <rire> accrochées. Ils vendent pas la passerelle aussi non? <rire> qui, sont, <rire> qui sont estimés entre 5 et 10 mille euros la grappe. Vous voyez non, monsieur. Ils disent la grappe monsieur. ils ont pas le droit une grappe il faut que hier là. Ah une oui. tige centrale pour faire oui. une drape. En plus, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas les clés. <rire> non mais, mais, mais c'est l'amour, en fait on achète l'amour des gens. Euh, l'amour des pas. autres. Des autres, oui, ouais. mais je trouve ça bizarre, effectivement. C'est comment, comment faire du pognon en se débarrassant de saloperies qu'on veut plus, oui. Mais oui, c'est ça... ça. Ce oh des... là, quand même, tu vas un peu fort. <rire> <rire> Ce sont des cadenas qui sont quand même gages de fidélité au départ. Oui. Quand on accroche ces cadenas... Ah, c'est pour oui. ça que c'est mauvais. C'est pour ça que c'est mauvais. Enfin, un signe de l'amour qui soit un cadenas, moi je trouve ça une vision tellement de l'amour. Ah, c'est pas bête ce que vous Est dites. Que ça enferme... là Là, on reconnaît la philosophe. voyez -vous, les... la salope, non, surtout. Oui. La salope. <rire> vous ne voulez, vous voulez pas être cadenassé euh... Non, mais c'est pour symboliser l'amour, il, il aurait fallu mettre un autre objet dans, cette, dans ces ponts, en fait. Pas un cadenas, c'est stupide. Vous n'aimez pas être cadenassé, alors, hein, Mais Marcella. non, mais personne n'aime ça. Non, en non, non trompe-toi, il y a des sites, les gens adorent. <rire> À un radiateur pendant 10 minutes, par exemple. <rire> mais oui, ça, oui, mais... Euh... Ah ben voilà, ça, oui. Elle dit. Ouais. Non, sérieusement, vous avez déjà été attaché à un radiateur euh... Dans pas 10 minutes. Adiateur, mais à d'autres endroits, oui. T'as été attaché au lit, on l'a tous fait, ça. Ah bon, franchement, mais jamais été attaché nulle part. Moi. Ah bon Des fois, Des un lit à barreau mais enfin. Mais jamais attaché. Vous, Karine, on vous a attaché déjà. le lit jours, elle a perdu 4 kilos. <rire> non, mais sérieusement, on vous a attaché déjà. Non, mais le mode, c'est de dire à quelqu'un de ne pas bouger alors qu'il n'est pas ah, attaché. Voilà. C'est un lien fictif. Moi, n'a pas besoin de me dire de ne pas bouger, je bouge pas. Alors... <rire> non, mais c'est une légende. Ne me dites pas que vous ah, avez. Non, déjà même on a j'ai oui, même attaché beaucoup monde de oui. aussi. Ah bon tu es une maîtresse dominatrice oui. mais oui ah, c'est pas vrai, vrai. Ouais. Tu, veux, tu veux tu me punir mais Je... toi ça te plaît pas on voit tout de suite tu n'es pas un bon client et vous Bernard on vous a attaché déjà bah, on m'a attaché j'ai attaché Vous faut combien de mètres de cordes <rire> Bernard on l'a attaché à un radiateur et on a purgé les deux en même temps <rire> <rire> Oh, oh, oh, oh, oh, oh. RTL Les grosses têtes de l'été Laurent Ruquier oh, I guess it would be nice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 a ouvert son échoppe sous le Second Empire. Depuis, les descendants se sont agrandis et ont été médaillés d'or en 2003 pour leurs fameux saucissons brioché à base de porc français et de brioche pur beurre. Pour revenir à l'histoire, sachez qu'autrefois on ne disait pas charcutier, mais charcutier, parce qu'il travaillait la charcutte. Eux, mmh. mmh. commerçants autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes dans les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h sur RTL, les meilleurs moments. Une question pour Magali Terminé, qui habite à jouer non, les tout Non, ça tours. va mieux, ça <rire> va mieux. Magali espère un chaque RTL et notre question nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Monsieur Édouard Chedru, qui est producteur de yaourts à la Ferme des Peupliers. A flipou dans l'heure. A flipou. A flipou. Flipou. Oh, il, il faudrait absolument euh, mettre Flipou à côté. Non, non. <rire> c'est trop mignon, c'est non. Flipou dans l'heure connaît une renommée internationale grâce à Instagram, puisque quelqu'un a posté sur son Instagram une photo du yaourt de la ferme des peupliers. Et voilà pourquoi Edouard Chedru est le producteur le plus heureux du monde, parce que il pensait pas que ces yaourts connaîtraient une renommée internationale grâce à cette personnalité. Té. Qui a mis sur Instagram son yaourt Je Kim Kardashian Je l'ai vu car je le suis sur Instagram. C'est ah, pas vrai. C'est ouais. un homme. C'est David Beckham. David Beckham. Bon, la réponse. Alors là, là bravo. Jusqu'où jusqu va la curiosité Ça, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Alors <rire> vous suivez David Beckham <service> sur Instagram Moto, euh, moto oui. Beckham. Bien sûr. Je suis son activité. Et alors, pourquoi il a mis un pot de yaourt sur son Instagram bon Parce qu'il est, est venu à Paris pour pour la Fashion Week, donc il nous a montré tout ce qu'il a fait, il a mangé des escargots, et il était dans un grand hôtel, parce que David Beckham, évidemment, va dans les grands hôtels, et apparemment, dans ce palace, on servait ce yaourt, et il a posté une photo avec ce yaourt dans sa main. Et il a mis « good, so good », ce qui vous fait plaisir, monsieur Chedru, bonjour Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, Bonjour. effectivement, ça nous fait fort. C'est mon très plaisir. Ne pensiez pas, quand même, qu'un jour, la, la ferme des peupliers de Flipou euh, euh, serait... Alors, déjà, vous êtes distribué dans les Grands Palaces, ce qui est bon signe. Je les connais, vos yaourts, d'ailleurs. Ils sont excellents, je dois dire euh, moi-même. Mais j'ai ouais. jamais pensé... Bon, ça n'aurait peut-être pas eu euh, le même impact en même temps. Hein. Ouais. Oh, quand bon, même. Si, on en aussi, en parler. Ça aurait été un début pour la France. Ah oui Oui. Vous que si je me mets avec un pot de yaourt sur Instagram... Vous devriez essayer. Ça dépend ah, je où je vous le mettez, peut alors, essayer, hein, ouais. Ça peut faire le buzz. Juste. Tu voulais mettre vide, retourné retourner sur le haut de la tête, non <rire> Non, mais, non, mais sans, sans déconner, il faut imaginer que quelqu'un qui est aussi suivi euh, que Beckham sur Instagram, une campagne euh, pour ce genre de choses, une photo, ça, ça coûte 50 mille euros. Ça euh, vous fait des de économies de publicité c est, c est incroyable, monsieur Chedru, Alors, des économies, pas forcément, parce que de toute façon, on n'aurait pas fait la publicité. Mais, non, mais ouais. par contre, une belle pub gratuite, ouais ça c'est certain. c'était euh, Je vous avoue que vendredi matin, quand on a vu la photo, ça a été euh, d'abord un grand étonnement, après une fierté et après une belle surprise. Qu belle... Est-ce que les films de Clara <rire> Morgan ont boosté vos ventes <rire> Alors, ça, je... <rire> Et vous avez quoi comme retour depuis Énormément déjà de clients, déjà de nos anciens consommateurs qui sont très fiers pour nous, très heureux pour nous. Euh... J'en fais partie j'en fais voilà. partie C'est gentil, je vous remercie. Est-ce ah qu'il y a des nouveaux surtout Mais on vous trouve non, mais en force de fréquenter les palaces, on voit bien. Non, on les trouve on les, Alors là, pas du tout, on les trouve chez Leclerc à Honf, pas chez Leclerc mais oui, je crois que c'est Leclerc. D'ailleurs à Enfle au Carrefour, à Enfleur, on les trouve. Et Laurent, qu'est-ce oui, qu qu'ils ont que de fait, Sur ah. Paris, vous pouvez les trouver chez pas mal de crémiers fromagers euh, dans ah. la région parisienne. Ah. Ah. Ah. Laurent, qu'est-ce euh, qu qu'ils ont euh, de bien ces yaourts oui. ils, ils, ils sont ou... délicieux, il y a différents parfums. Euh, des... Vous préférez vous Alors moi, je crois que Alors, je suis pas sûr face à la rhubarbe vous hein. à la rhubarbe Non, non. non, alors c'est pas les vôtres. Ah non, et vous devriez. Monsieur. Que la vous pub, pub, pas pas la parce que moi j'adore. Alors la... non, mais vous faites à la vanille. J'adore à la vanille, oui, par la exemple. Vanille, voilà. Est-ce que vous êtes euh... distribué à l'étranger On est distribué à l'étranger, euh, donc à Londres, en Asie, beaucoup Singapour, Dubaï, dans les magasins expatriés ou les grands hôtels. Quels sont vos parfums Alors donnez-moi les parfums qu'on vous dise non ah. préférés. qu'on puisse Alors, avoir. On a 60 parfums. Donc je ne sais pas si on pourra faire toute la liste. Euh, euh, 60. Vous, les plus originaux. Et vous avez pas rue Barbe sur 60 parfums. Non, on a pas rubarb. On, est sûr UQ, voilà. on va y penser Péroni, vite. Et rhum raisin pour Péroni, oui. oui. <rire> bon, bon, <rire> je mets ces deux idées et on viendra voir. Alors vous avez quoi d'original Oui, oui. Ah, nous dites pas vanille, fraise, tout ça, on connaît évidemment non, non, non, les alors, plus original, originaux. On va avoir les agrumes, ananas. Ah oui. euh, la poire qui est typique de chez nous et qui est vraiment excellente. Ah oui, ça j'aime bien. On va avoir des gâteaux de semoule, euh, donc ah, qui sont des recettes cuits au four qui sont... vraiment très appréciées. On va avoir des crèmes aux œufs. Crémeuse, euh, ah, c'est bien. Un chocolat. On va avoir un yaourt à la noisette, qui est ah, pareil, oui. assez, euh, assez sympa. Un caramel au beurre salé. Ah, ah, bon, ça. Euh, Vous êtes bio, il faut dire, totalement bio. On est surtout fermier, c'est-à-dire qu'on a tous les yaourts sont produits avec le lait de nos vaches. Ça, ah, euh, est vous est connaissez quoi, le prénom toutes les vaches ouais. Il y en a une Bien qui s'appelle Victoria. <rire> c'est ce qu'on m'a demandé. Malheureusement, on est dans ah, l'année des N cette année. Donc, il va falloir attendre quelques années avant d'être enlevé. Ce pas les Spice Girls, vos vaches. Donc, ah, c'est l'année euh, des non, N. Non. Donc, quand même, David Beckham. Qui... Pensez, par exemple, que si les grosses têtes, euh, aujourd'hui, posent sur Instagram chacun euh, avec euh, un pot de yaourt, on vous fera la même publicité J'en suis certain et je vous invite à essayer, on verra le résultat. Envoyez-nous les, envoyez les yaourts. Envoyez-nous les liamois. ça c'est noté. On vous fait partir ça euh, dès demain. Euh, ah, oui. à Caroline. Aujourd'hui. À... Crème aux œufs. <rire> comme par hasard, je note. Là, encore l'obsession. Non, on prend un peu de tout comme ça. On oui. se dirige. Non non, moi myrtille. Ah myrtille pour Madame Crenne. Moi oui. Cyprine. C'est pas mal, hein. si Christine a alors réussi... Vous n'avez pas au craquelin <rire> Malheureusement, on n'a pas aucun tout de faire cette lame, mais on peut l'étudier. Peut... Vous savez que ça vaut David Beckham, Christine O'Krent avec un pot d'yaourt à la main. Ouais. Oui, mais... pas. On, vous... on vous envoie ça et on attend la photo avec plaisir. Et il va venir à la Ferme des Popliers, vous allez l'inviter l'a invité. Alors, malheureusement, si vous avez un 06, je veux bien, parce que c'est difficile de le joindre. Je l'ai, mais je peux euh... pas vous le donner comme ça. Il m'a dit que ça devait rester entre nous. <rire> <rire> si vous pouvez lui envoyer un petit message de ma part, en tout cas mais on lui a envoyé des messages, déjà pour le remercier parce que c'est quand même une belle vitrine qu'il nous a donnée et puis bah, si un jour il est de passage en Normandie et qu'il veut découvrir comment on fait des bons yaourts, s'il est le bienvenu okay, on va dépasser la date okay. limite de conservation de la conversation là. <rire> <rire> <rire> bah, en tout cas bravo Il oui, en plus on des témoins de chez Nova Alors, <rire> on vous remercie la ferme des peupliers de Flip connaît une renommée inattendue bravo. grâce à monsieur Beckham, mister Beckham RTL, première radio de France. RTL. Excellent après-midi à l'écoute d'RTL, il est 17h. C'est l'heure de faire un point sur l'actualité avec Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Peggy. bonjour à tous. La canicule commence à s'étendre. Météo France, place 9, département supplémentaire sous vigilance orange. En plus de toute l'île de France et du nord, désormais, le sud de la Bourgogne et la vallée du Rhône sont atteints par la vague de chaleur. Cet épisode caniculaire va se prolonger jusqu'à vendredi dans l'est. Côté ciel, quelques nuages demain avec quelques averses possibles près des frontières du nord, en Bretagne, en Normandie et toujours une tendance orageuse en montagne. Les températures de 14 à 23 le matin et de 26 à 37 l'après-midi, 26 à Brest, 29 à Nice, 32 à Cherbourg, 34 à Perpignan, 35 à Orléans, 36 à Paris et Nancy et jusqu'à 37 degrés à Nîmes et Montélimar. Dans le reste de l'actualité, l'exécutif contre-attaque dans l'affaire Benalla. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a promis que toutes les leçons seront tirées à la rentrée. Des changements profonds interviendront à l'Elysée et au sein des forces de sécurité, a-t-il dit. Hier, c'est Emmanuel Macron lui-même qui est sorti du silence lors du pot de fin d'année des députés de la majorité. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi et moi seul, a-t-il affirmé. Redouane Faïd a sans doute été aperçu hier à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Le braqueur, qui s'est évadé de manière spectaculaire en hélicoptère de la prison de Réau le 1er juillet, a été reconnu sur des vidéos de caméras surveillance. Il a été repéré en voiture dans le parking souterrain d'un supermarché avant de prendre la fuite à pied. Des explosifs ont été retrouvés dans le coffre du véhicule. Des analyses ADN sont en cours pour vérifier s'il s'agissait bien de Redouane Faïd. Les 80 km h sont maintenus. Le Conseil d'État vient de rejeter la suspension du décret qui réduit la vitesse sur les routes secondaires. Et Cette limitation de 90 à 80 est en vigueur depuis le 1er juillet. Une étendue d'eau immense vient d'être découverte sur Mars. C'est la plus grande jamais repérée sur la planète rouge, un lac souterrain de 20 km de large. Cela laisse envisager la présence de davantage d'eau et qui sait, peut-être de vie. Bonsoir Vincent Parizot. Bonsoir Mélina. À 18h dans RTL Soir, avec vous on parlera aussi de la PMA pour toutes. Oui, la procréation médicalement assistée étendue donc aux couples de femmes et aux femmes seules, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Or ce matin euh, sur RTL, vous avez peut-être entendu euh, la ministre de la Santé, Agnès buzin expliquer qu'il était peu probable que le gouvernement mmh. s'oppose au souhait de la République en marche de voir euh, cette PMA pour toutes euh, remboursée totalement par la Sécurité sociale, comme c'est le cas aujourd'hui aujourd'hui, déjà, pour les couples hétérosexuels, mmh. lorsque la femme a, a moins de 43 ans. Alors évidemment, c'est une question qui fait débat, qui pose euh, une question fondamentale. Est-ce qu'on peut faire appel à la sécurité sociale dans un autre but que le but thérapeutique, euh, et bien ça sera une des questions que je poserai à l'invité d'RTL Soir tout à l'heure, c'est justement Guillaume Chiche, le député de La République En Marche, il est membre de la mission d'information sur la loi bioéthique et vraiment il est en première ligne dans ce débat il souhaite le remboursement de la PMA pour toutes, on en parle tout à l'heure à 18h20 et dans le journal évidemment. Merci Vincent, à tout à l'heure direction maintenant la grande boucle RTL Tour de France 2018 La 17 e étape se poursuit dans les Pyrénées, il reste encore 10 km Christian-Olivier. Exactement, 10 km avant l'arrivée et un seul homme en tête désormais l'Estonien, Tanel Kangert, puisque Julien Alaphilippe a coupé son effort passé en tête des deux premières difficultés de la journée, grappillant des points au passage, confortant sa position de leader en tête du classement de meilleur grimpeur avec son maillot à poids de meilleur grimpeur sur les épaules et ensuite eh bien, il l'a montré à la caméra je coupe mon effort, j'arrête, je serre même la main à un moment donné à Adam Yates, venu le rejoindre euh, sur les pentes de la deuxième difficulté, le sommet de Val-Louron et désormais, eh bien, Julien Alaphilippe pourra gérer la troisième et dernière étape pyrénéenne ce sera demain, nous aurons l'occasion d'en reparler Tanel Kanger, donc, l'Estonien en tête avec un groupe euh, composé de Valverde de son coéquipier Quintana de Maïka le Polonais, intercalé alors que le peloton est pointé à 1'35 et le peloton euh, considérablement réduit euh, avec les favoris et ça bouge de temps à autre, Moto RTL, Nicolas Georgerot Exactement, puisque un petit peu plus tôt dans cette montée de, du col du porté qui nous amènera au col du porté on a vu notamment Roglic, le quatrième du général le slovène, porter une accélération. Il a été automatiquement et instantanément suivi par Chris Froome, deuxième du, du général. Ils ont pris il quelques longueurs d'avance, mais ils ont, ils ont coupé un petit peu leur effort. Surtout, il y a eu derrière et eh bien la réaction des autres favoris, comme notamment euh, du Moulin où se trouve également euh, Bardet, Kreuzweig, euh, Bernal, Thomas, et donc euh, ils sont revenus euh, tranquillement. Euh, sur euh, Roglic et Froome, mais il faut noter que dans ce groupe où il y a euh, maintenant que quelques unités, et eh bien il y a quatre coureurs de la formation Sky. ce sera donc compliqué pour les autres euh, de bouger puisqu'il y a Froome, Thomas, le Maillot Jaune, Bernal et Pouls. Voilà pour euh, ce petit groupe, et notamment les, les coureurs Sky qui sont en poursuite. Mais euh, quand on est juste devant Christian. Il n'ira pas au bout parce que ça va revenir. Ce sera l'un des favoris, en tout cas l'un des prétendants au podium qui s'imposera euh, tout à l'heure au, au col du porté Donc pour l'instant, suspense se préserver quant à la victoire des Vap. Et quand on dit que ça bouge de temps à autre, ce ne sont véritablement Par les grandes manœuvres au sein de ce peloton des favoris. Rodlich a tenté quelque chose, mais on lui a fait comprendre que ça ne servait pas à grand-chose, tant pour l'instant. Et pour l'instant seulement, Sky verrouillait la course pour au moins son maillot jaune, Geraint Thomas. Et accessoirement pour Chris Froome 10 km de l'arrivée, Kanger sur le point peut-être d'être rejoint par un premier groupe de contre-attaquants comme nous l'annonce Nicolas Georgerot. Et le peloton, lui, pointé à 1 minute et 31 secondes. Prochain rendez-vous vertel Tour de France aux environs de 17h30 pour la Rigue en direct. Merci Christian, merci Nicolas. A tout à l'heure, petite info foot qui fait plaisir. Vous vous rappelez sans doute du magnifique but de Benjamin Pavard en huitième de finale de la Coupe du Monde. C'était lors du match trépidant France-Argentine. Et bien la FIFA vient délire la demi-volée du jeune défenseur. Plus beau but du tournoi. Il est 17h et 6 minutes sur RTL. Dans une heure, vous retrouvez Vincent Parisot dans RTL soir, mais en attendant, je vous laisse avec Les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier et puis vous Peggy. Oui, j'aurais aimé vous entendre chanter mais mais bon, c'est pas grave. Je suis sûr vous l'avez fait dans votre tête. Oui, très fort. Exactement. Je suis très contente pour lui et pour nous. Et on est ravi également. À demain, bonne soirée et demain. Et en effet, on repart avec les grosses têtes de l'été, les meilleurs moments, Laurent Ruquier, c'était en 2017. Vous allez sûrement reconnaître l'excellent Florian Gazon, Jean-Philippe Janssen, Caroline Diamant, Titoff, Gérard Juniot, France olivier Gisbert et tout ce beau monde était autour de Laurent Ruquier. En Belgique, à l'hôtel Charleroi Airport. Quand vous arrivez dans cet hôtel, l'hôtel Charleroi Airport, Qu'est-ce que vous pouvez louer pour 3 euros Un avion. Non. Est-ce ah ouais, que c'est est... quelque chose qui ailleurs est proposé également et gratuitement ah, Je n'ai jamais vu ça dans un hôtel. Ah, Est-ce envie Une prostituée, bon, c'est ah, pas cher. Non, non. Mais, euh... vous ça, j'ai que... déjà vu dans les hôtels, -ce croyez-moi. c'est un, un supplément, hein. parce que c'est une chambre que Napoléon a habité, par exemple Du tout. Je vais vous dire, Monsieur Gisbert, Napoléon s'est très peu arrêté dans les hôtels Charleroi Airport. Et, et ah, euh, c'est bon. bien dommage. Ah, euh, Est-ce que c'est un, un ticket de bus pour aller à l'aéroport le lendemain matin c'est un accessoire. Un objet. Un objet. Des de caisse. C'est une capote. Un c'est plus qu'un objet. Ah oui. Un quand anti bruit. Oui, Est-ce que vous en que auriez que besoin Écoutez, si je savais qu'on en louait dans l'hôtel, c'est pas interdit pour que ça me rappelle des souvenirs. C'est pas interdit que j'en loue un. Ah, un, pot col. Vous... Un, un pot de colle, un pot de chambre, un pot de colle. J'ai pas besoin d'en louer, j'en sou... ai six six. Si, des... <rire> ça... <rire> un, po... un pot de chambre. Ouais, on va se lever pour que ça vous rappelle des souvenirs. Un, un doudou, une tétine, un doudou. Un doudou. doudou non. non, ce sera rigolo. Un, doudou, doudou. Ce sera rigolo. un vieux doudou dégueulasse ah qui est passé entre 100, 100 mains. Ah, quel horreur. Un biberon. Non. Un biberon. Non, ça se met dans le lit. Pas dans le lit. Non, mais dans la chambre, près du lit. Un déodorant. Un réveil à tic tac. Non, ou le mieux face au lit, j'imagine. Un déodorant. Un sapin. Ça se regarde Ça se regarde. La télé, non Oui, mais ce n'est pas cha... la télé. Un, un, chien un chien paillé. Un, un magnétoscope un VHS. Un, magnétoscope. Un, tableau. un tableau. Un tableau. Non, c'est électrique. Ce n'est pas électrique. C'est humain. Est-ce que ça tient dans la ce main Ce n'est pas humain. Une boîte à musique. Une boîte à musique, non oh, Un, un animal. Un chien. Un chat. Un, chien, non. un chat. Un chat. Un chat non plus. Un animal. Un oiseau. Un animal. Un, un, un, euh, un, euh, un poisson un rouge. Un T'as une peau d'ours. Un poisson rouge. Un poisson rouge dans un bocal. Bonne réponse de Florian Gaudin. Mais est-ce qu'il est allé trouvé ça, Florian Voilà, écoutez bien, je suis en paillis. Un poisson rouge dans un bocal. <rire> un aquarium qu'on met dans sa chambre, le poisson a ainsi un petit abri de l'oxygène, des plantes et le client est content d'avoir un animal de compagnie pendant une nuit. du moi souvent j'ai faim la nuit en plus. Les sushis. Ouais, seul quand même. Imaginez la réunion de direction de l'hôtel. Alors essayons de trouver une idée qui va vraiment booster. Moi je suis désolé. Ça me rappellerait. J'ai eu des poissons rouges quand j'étais enfant. C'est franchement pour trois euros On dépense parfois de de l'argent est plus inutilement que cela oui. oh vous ah. croyez <rire> <rire> moi ce qui est chaud c'est que j'ai peur de m'attacher après On ouais. va ouais. partir avec ou pas j'ai peur 0 de ton mais qu'est-ce qu'on fait s'ils ont des champignons ce qui arrive quand même mais assez non, souvent mais peur des sadiques, parfois c'est dégueulasse les poissons rouges de quoi avez-vous peur encore Caroline ouais. je trouve qu'il y a des gens qui sont sadiques qui vont peut-être leur donner trop à manger et tout Pour la défense de protection des poissons peut rouges. peut-être un terroriste euh... qui va remplacer le poisson par un piranha. Oui, ou, ou des gens... Euh... Ah, c'est une bonne idée. C'est bon bonne... pour les un exhibitionnistes. Un poisson, poisson piégé ouais. Non, mais attendez-vous, vous, vous de ma gueule. Est-ce que vous êtes jamais remonté dans une voiture Uber en vous disant que le mec avait empoisonné l'eau ou les bonbons oh là, oh. jamais Elle, Elle est totalement, totalement folle. Tu te dis ça quand ah. tu montes un Uber bah, Bien sûr, à chaque fois. Ouais, bah, je, je, je peux coucher avec <rire> Mais <rire> oh, les modes de pensée différents. Ouais. Ah, il y, ah, y a un poisson il faut freiner monsieur. Non moi je trouve que pour trois euros voilà, c'est sympathique d'avoir un petit poisson rouge qui vous réclame de l'argent, ça vous de l'argent de. de, de, de, la de oui, c'est un poisson pourquoi rouge. Pourquoi C'est un poisson rouge roumain. Un, un poisson à croix rouge. S'il vous plaît, s'il ah vous plaît. Mais euh, maintenant ils font des sacs à main euh, transparents avec des poissons rouges en dedans dans, dans, dans, dans le fond du sac. Ah bon Oui. Est Ou où est-ce vous avaient vu ça ah bah, bah, a... euh, Dans un truc de sac à main. <rire> et pourquoi t'achètes des sacs à main Il y avait des de sacs sac sac à main, sac transparents comme on met des bouteilles de Val. Ils là. Ils ont fait un fond comme ça avec un petit aquarium et le poisson il vit dans ton sac à main. Mais non, pas vivre. Il faut de l'oxygène. Il faut avoir un système d'aération de sac à main pour les poissons. Un sac à main Géox Moi ah, okay, qui en ai eu plein pendant mon enfance, parce qu'en fait, on les gagnait à la foire de Saint-Romain-de-Colbosque. Ah, euh, oui, mais... ah dans Calvados oui. oui, oui. <rire> Non, à, en Seine-Maritime, à la carabine, à la carabine enfin, ou à la pêche oui. au canard. Oui. On repartait. Je sais pas si on a. Le droit. Je crois qu'ils n'ont plus le droit maintenant. Le droit. Mais à l'époque, les enfants gagnaient dans un petit sac plastique poisson. rempli d'eau un petit poisson rouge. Ouais. Et donc moi, chaque année, j'avais le droit à mon poisson. C'est chiant parce que quand il meurt après, comme les enfants ne veulent pas qu'il soit triste, on, on, on essaie de trouver exactement le même, on le remplace. Tu vois, oh, c'est bizarre, Bubu, il a pris 20 kilos. Bon, non, du tout, on ne dit ça. Oh, tu fais des funérailles C'est horrible. Et je vous jure que le, le matin, notre poisson rouge, ça très bien alors à laquelle On se levait, il faisait comme euh, Flipper le dauphin. T'avais beaucoup d'imagination ouais. quand même. ne me m'étonne pas de vous fassiez ce métier. Ah, il, oui, sortait, il sortait la tête de l'eau pour réclamer son il manger. Il sautait je vous jure. Peut-être qu'il cherchait à se barrer aussi, non Non. Il est cours alors. <rire> Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Ruquier. L'étude exclusive réalisée par MMA révèle que 63% des Français ont déjà vécu un moment de somnolence au volant. Pour partir en forme et éviter la somnolence, MMA vous recommande de faire des pauses régulières et de partager le volant. Retrouvez d'autres conseils sur zerotraka.mma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 et on fait un point sur les courses du jour qui ont eu lieu à Angers avec Claude Senti. Bonjour Claude. Oui, bonjour Béguy. En tout début de programme, la course européenne prix du Médoc a été gagnée par la cinquième année consécutive par un trotteur étranger avec la suédoise Nancy America, drivée par Franck Nivard. Combinaison gagnante du quintet, 2-3-12-6 et As. Dans la sixième course n'a pas couru le 3 Esprit de l'eau. Succès du 4, Désiré-moi, 26 euros gagnant et 5-20 placés. Il était présenté pour la première fois à réclamer. Deuxième place pour l'As qui est 3-10. Troisième le 5, Dorlic du Palais, 2-20. Quatrième place pour le 6 d'Auvillé. La septième course a vu la victoire du 9 d'Avina Dupont, 8 contre 1. Devant le 10, Divine Somoli, 24 contre 1. Troisième place pour le 8 d'Onaviva, 6 contre 1. Et pour le pic 5, on ajoute le 3 Dynastique ramon à 5 contre 1. Et le 12 d'Alila Melody à 51 contre 1 à 17h25 le départ de la huitième et dernière course. Donc les résultats complets de cette réunion d'Anguin et les pronostics pour le quintet de demain à Maison laffitte le 32-10 où le site en refait les courses, Peggy. Merci Claude, bonne soirée et à demain. À demain. Retour des grosses têtes, les grosses têtes de l'été, les meilleurs moments avec Laurent Ruquier. Alors, si vous connaissez bien les grosses têtes, vous savez que vous pouvez retrouver, vous retrouver face à elle pour repartir avec un beau séjour. C'était le 27 mars dernier. Est-ce gagné ou pas C'est ce que nous allons découvrir. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Carole. Carole Levrel est au téléphone. Oui, Bonjour Carole. Bonjour. Que, que faites-vous à Saint-Aubin-d'Aubigné euh, Photographe. Photographe, qu'est-ce que vous photographiez Alors, principalement, les nouveau nés les enfants et les familles. Ah, les nouveau nés dans un cabinet ah oui. de chirurgie esthétique, donc. Non là Vous n'avez pas honte, ok Non Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Carole euh, Oui, depuis que vous êtes revenue, depuis que vous êtes arrivée, tout du moins. Oh ben, c'est gentil, en tout cas, Carole, dites donc. VVF Village, en tout cas, vous permettra de partir en vacances à quatre personnes, avec vos enfants. Vous avez des enfants, Carole Oui, deux enfants. Vous deux pouvez enfants. nous envoyer les photos <rire> 82 villages VVF en France. Vous choisirez votre région préférée, la Méditerranée, l'Ardèche, la Bretagne, l'Atlantique, le centre de la France. Je ne vais pas vous faire toutes les régions. Non. Allez voir sur le site internet www.vvfvillage.fr. Valeur du séjour, 2000 euros. Quoi Ah oui Balade, randonnée, vélo, on peut même faire du canoë dans un village VVF. Carole, êtes-vous prête Oui. Tout ça, c'est pour vous. Si vous me dites, qui a décidé de réintroduire des ours femelles oh. Nicolas Hulot. Oh, le salaud. Oh, pardon. Ah. <rire> Nicolas Hulot, c'est gagné Bravo d'aller regarder sur On nous avait dit qu'il les harcelait, mais de l'introduire ah, des ours bah, ouais, femelles. Ouais, ouais. <rire> <rire> le survivant, c'est Canel Lito, c'est l'ours qui, c'est le bébé de Canel. Canel, elle a été oui, tuée pauvre Canel. Elle a été tué ouais. par un chasseur, ouais. Canel, mais son petit Canel Lito, il est toujours là. Ouais. Lui. Ouais. Et, et, et Nicolas Hulot a décidé de passer à l'offensive et de réintroduire des ours, des ours ouais. femelles. C'est lui pas... qui va tirer. Que... Faire réintroduire, oui. En tout cas, il y en a un qui va tirer, cette fois-ci, c'est Canel Pourquoi avec à ah ah canelito bah, euh... bah oui il... Ah, il va se régaler ah bah, ah. Il est là le canelito il attend il attend le pauvre ours euh, c'est pour ça qu'on va lui mettre des ours femelles ouais. Que... Ouais. pour qu'il oui, s'agite le caneloni voyez qu'il y a des ours gays <rire> ah. <rire> Voilà, voilà c'est voilà une question oh, un métaphysique. Non, non, non. Mais Genre... non puisqu'il y a pas de femelles. Oh, tu je... que les ours dans les Pyrénées, tu vois, il fait pas pom Mais Laurent, Laurent je vous signale qu'il est seul pour l'instant. <rire> oui, oui, oui le, le seul truc qu'il peut faire c'est il, il, il peut il peut, il peut se branler mais avec sa grosse griffe, il, il doit se faire mal. Il doit faire mal, Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un Non mais quand il y a deux ours mâles dans les Pyrénées, c'est bien obligé qu'à un moment donné les deux Pauvres ours, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous feriez à leur eh plan On s'enfile à, à la nuit tombée voilà. ouais, ouais. Il y a un ours, il est là, il voit l'autre ours, il ne pas dire Ah tiens, on se revoit, tu m'envoies un miel Ah oui Ah ça, ça c'est très ah, oui. ah, C'est un grand malade Ah non non non Ça, c'est ah, un métier, ouais. monsieur. <rire> non, mais c'est mignon de voir oui. deux de, gros, de, de, de de gros, gros ours en train de s'enfiler. Es... C'est mignon. C'est le par la main, quoi. c'est marrant. Un ours qui vont avoir des, des femmes. Ben oui, mais quand ah. ils vont arriver, ce sera peut-être trop tard. Ah, eh oui. ouais, ça sera trop tard. Combien de fois je dis ça? <rire> Ah ben enfin, quand tu es arrivé, c'était déjà trop tard. <rire> alors il euh, y a alors, Robert et Marcel qui sont là. <rire> C'est avec eux que je vais continuer à vivre. Va-t'en, <rire> Ginette. Alors ah, du coup, on du... s'en fiche, va faire un café. Ouais, du... Ouais, ouais, ouais. du coup, Madame Levrel va partir en VVF dans les Pyrénées pour observer ça à la jumelle. Ah ben vous, choisi... vous choisirez votre destination, Carole. En tout cas, grâce aux ours de Nicolas Hulot, vous partez effectivement en vacances avec vos enfants. Merci beaucoup. Il y a des ours en Belgique, Monsieur Gueduc Non, il y a des ours, il y a des ours avec des ours. Les Les ours se suivent, mais ne se ressemblent pas. On a 365 ours par an. Oh là là Sur les années bissextiles. Mais j'ai Oui, Vous pouvez m'en pas poser de ces questions est-ce qu'il y a des ours en Belgique. Là, on sent vraiment l'animateur qui, pour enchaîner, il sait pas quoi dire. <rire> <y a> des, <rire> des Vous auriez pu dire à part ça, ça va Oui, ouais, ça va sur deux ours guerre, Vous croyez forcément qu'il y a un ours mal léché ah. <rire> Ça, c'est une vraie question oh, qu'on peut se poser. Une bonne question, Carole, ouais. vous partez dans un village VVF et on vous embrasse. En tout cas, bravo pour vous. À bientôt. À bientôt. Au, revoir. Au revoir, Carole. RTL Tour de France 2018 Le prix Antargas de la combativité en direct de la 17 e étape qui finit de conduire les coureurs du Tour de France de bannière de Luchon au sommet du Col du Portet le prix à l'instant même le prix de la combativité vient d'être décerné au coureur estonien Tanel Kangart de la formation Astana qui aura été le dernier à résister aux attaques des derniers coureurs venus faire la jonction car Tanel Kangart notamment enfin aux côtés de Julien Alaphilippe et eh bien aura été parmi les coureurs de tête à franchir les deux premières difficultés Difficulté, mais il aura craqué dans la dernière difficulté de la journée et donc Tanel eh bien, aura résisté en vain aux assauts ensuite des coureurs qui vont peut-être s'adjuger la victoire d'étape en premier lieu le Colombien Quintana qui est en tête à 5 500 km 500 de l'arrivée mais nous n'en sommes pas là, euh, la course est encore euh, difficile et il est, ces 5 km sont euh, extrêmement durs pour les coureurs du Tour de France petit groupe maillot jaune également composé notamment de Guérin Thomas, de Froome et de Romain Bardet. Prix de la combativité c'est l'information euh, de la journée pour l'instant, en tous les cas pour l'instant seulement décerné donc au coureur estonien Tanel Kangart de la formation Astana RTL Tour de France 2018, le prix Antargaz de la combativité. Les grosses têtes de l'été sur RTL. Love. And the sunlight hurts my eyes I know it's C'est pas vous, mais moi je trouve que ce titre n'a pas pris une ride et pourtant ça date de 77 Bill Weavers à l'instant sur RTL Lovely Day. RTL Les grosses têtes de l'été. Laurent Requier. RTL. Quel est votre signe Christine Haas, Laetitia Alley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 Conforama, le confort pour tous. Jusqu'à moins 80% sur une sélection de produits, c'est maintenant les soldes chez Conforama Et oui, jusqu'à moins 80%, c'est ça la dernière démarque. Conforama, date des soldes selon département, conditions magasin et sur Conforama.fr Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez vu Depuis que vous vous êtes offert la très chic et ultra personnalisable Peugeot 108 avec toit découvrable et navigation sur écran tactile, Vous avez beaucoup d'amis qui vous proposent une après-midi shopping au volant de votre 108 En ce moment, la Peugeot 108 est à partir de 7 990 euros. Offre non cumulable sous condition de reprise de votre véhicule, prime à la conversion de l'état déduite, Détail sur offre.peugeot.fr Le grand jeu RTL de l'été et comme chaque année, vous le savez, sur RTL, on vous gâte tout l'été jusqu'au 5 août. Il y a plein, plein de cadeaux à gagner. Alors, parmi les cadeaux, vous pouvez repartir avec des MacBooks, des iPhone 10, des téléviseurs 4K, des voyages d'exception avec Sala Holidays, des week-ends de détente ou encore des chèques d'une valeur de 1000 euros. On va jouer. D'ici une vingtaine de minutes, vous allez pouvoir tenter de gagner aujourd'hui, soit un téléviseur ultra haute définition de plus de 120 cm. Et oui, vous imaginez ça dans votre salon. Ou alors, un MacBook Air de 13 pouces. Ça aussi, c'est un très très beau cadeau. Alors, à vous de jouer pour vous inscrire dès maintenant. Ça se passe par téléphone au 3210 ou alors vous nous envoyez un SMS, vous tapez « été » et vous nous envoyez le tout au 74900. Bonne chance à tous Retour des grosses têtes de l'été, les meilleurs moments, avec Laurent Ruquier, évidemment, c'est jusqu'à 18h sur RTL, alors voici un extrait de l'émission du 8 juin 2017, et oui, parce que on ne reste pas sur la saison passée, non, non, on revient également sur les saisons précédentes, on a gardé toutes les pépites, et ce jour-là, il y avait entre autres Florian Gazon, Elie Semoun ou encore Michel Bernier. Qui a dit, Dieu est vivant et en bonne santé, il est actuellement au travail sur un projet moins ambitieux. <rire> C'est anglo-saxon, ça Anglo euh, C'est français, madame. Ah bon ah, oui. Un journaliste et un écrivain français. Mort Alors, mort, oui, je pense. Hein. Un journaliste ah. et ah. un écrivain. Je pas beaucoup de choses sur lui, je dois vous dire. Ah ouais ah ah mince. Je connais le nom. On a fait des recherches. On n'a pas trouvé sa naissance. Ah, d'accord. Ah et on n'a pas trouvé sa mort non plus. Il n'a pas, pas, pas, pas de page Wikipédia. Il n'existe pas. Il a non, pas de page où il, il a existé il y a longtemps. Alors écoutez, puisque j'ai pas sa date pas. de naissance et puis que j'ai pas. Alors est-ce ça... que c'est un personnage fictif qui Ah a non, dit non, ça, non non non non, c'est un vrai. Dieu est vivant et en bonne santé. Il est actuellement au travail sur un projet moins ambitieux. Je trouve que la phrase est tellement drôle que je trouvais légitime qu'on ah, en oui. connaisse l'auteur. C'est un pape qui a dit ça Ah non, c'est pas un pape. Il non, est non. contemporain, c'est du... Non, c'est un journaliste et un écrivain français contemporain. Un journaliste sportif Ah non, pas sportif. Il a fait de la télé Oh, j'ignore. Ah oui, vous avez aucune mais, info vous sur lui en Il fait, n'y rien ça. sur lui en fait. Ouais, <rire> D'ailleurs, on connaît ça même pas pratique. son nom. Mais, un je, mais je connaissais vaguement de nom, vous voyez. Ah oui hein On ne sait même pas ce qu'il a écrit comme roman. Alors si, vous avez des titres quand même. Alors il a écrit... Euh... Non agent... Et puis, euh... Ah ouais. Avec ah, oui, deux quelque Mais chose. aussi... Ah oui. Alors est-ce que c'est un Jean-Joseph Kessel Ah non, ça, il alors... y, y a des fiches Wikipédia sur Joseph ah, ouais. Kessel. Dieu est mmh. vivant et en bonne santé. Il est actuellement au travail sur un projet moins ambitieux. Sa que... femme, la grande Clémence. On dit toujours <rire> Dieu et sa grande Clémence. <rire> est-ce qu'on peut trouver Comment son nom Comment à... répondre à nos questions Puisque alors, vous savez même pas qui c'est. Je, euh... je peux vous dire que son nom de famille par exemple, est le nom aussi d'un célèbre animateur de télévision. Voilà. Rizoli. Non. Jean-Michel Lepers. Non. Martin. Martin. Courbet. Non. non. Foucault. Toujours en exercice. Son prénom, c'est Roger. Voilà. Roger. Si vous me trouvez le nom de famille. Roger Isabelle. Non. Non. Roger, c'est le prénom de l'écrivain et journaliste ah, qu'on recherche. Roger donc. Courbet. Roger Gickel. Roger. Mais non. Mais non. <rire> oh, quel est con. <rire> non. Prenez que Roger n'est pas le nom de l'animateur journaliste télé, Roger est le prénom du journaliste et écrivain qu'on cherche mais qui en revanche a comme homonyme un animateur télé. Roger, Roger Foucault Ça pourrait être Roger Roger Tetz Drucker euh... Roger Drucker par exemple. Roger, Roger Foucault l émer... l émergie. L émergie, non, animateur sur le euh, service public Service public, oui. Roger Lopez. Roger Lopez non, Roger Ruquier, non. Ruquier, non, Roger Montfort. Non. Roger Ruquier, c'est mon père, je vous signale, il a jamais <rire> dit ça mon père. Il a pas dit ça ah, il a pas dit ah, ça. Il en a dit, dit des trucs mais il a pas dit ça. <rire> <rire> Il m'a dit range ta chambre, il m'a dit non, non, tu, tu fais ben... rien dans la vie il dit, tu vas en baver au service militaire. Il m'a dit arrête de mettre cette robe, enfin on est tas de trucs mais, non, mais, <rires> mais il m'a pas dit ça Roger. Euh, Alors mais... attends, Un animateur Roger... euh, de divertissement Oui, plutôt. Roger Sébastien Roger Sébastien non. Roger Mine. Roger Mine. Roger Roger Mine. RTL Tour de France 2018. Et on retrouve Christian Olivier sur la route du tour pour cette 17e étape. Christian, où en sommes-nous Eh bien, nous en sommes à 2 km de l'arrivée, ce qui veut dire que rien n'est joué pour l'instant et qu'il y a un coureur en tête, le Colombien Quintana, mais qui n'est pas dangereux au classement général. Il vise la victoire d'étape et il possède actuellement... Une minute et cinq secondes d'avance sur un groupe de coureurs dans lequel figure le maillot jaune Thomas, Christopher Froome, Dumoulin, Roglic et non plus Romain Bardet. Romain Bardet qui a décroché et au classement général virtuel, eh bien, il pourrait perdre 3 places, 4 places peut-être même ce soir Romain Bardet et se retrouver au huitième rang. Mais il reste encore 1 800 km 800 à parcourir et il retrouvera peut-être une seconde de jeunesse Romain Bardet en compagnie du euh, maillot jaune qui pour l'instant euh, est dans un fauteuil c'est euh, ce que l'on peut dire en position donc de remporter ce Tour de France même si ce tour n'est pas terminé moto RTL Nicolas Georgero. Ouais, C'est de plus en plus dur pour Chris Froome dans ce groupe là parce qu'on est environ une trentaine de mètres derrière ce groupe maillot jaune et je vois Chris Froome qui dans son style assez caractéristique a houché de la tête de la gauche à la droite tout à l'heure il y a eu une accélération de Roglic, le quatrième du général Froome a été décramponné pendant environ une dizaine, une quinzaine de mètres il s'accroche pour rester vraiment dans ce groupe alors que Dumoulin vient de se porter à l'avant il accélère Dumoulin avec également Thomas qui est en train de partir avec Roglic avec Rosveig Bernal est décroché Froome est décroché Lambda est décroché et c'est une accélération de Dumoulin et donc euh, la réponse de Greg Thomas à l'instant Bien vu Nicolas l'attaque de Tom Dumoulin est en train peut-être de faire des dégâts mais le maillot jaune est toujours dans la rue du coureur néerlandais ce qui veut dire que pour l'instant le maillot jaune reste en, en jaune et qu'il n'y a pas de problème euh, Chris Froome lui est distancé attention au classement général il n'y avait que 11 secondes 11 secondes d'écart entre euh, Chris Froome deuxième au général et Tom Dumoulin troisième il va euh, peut- être décrocher. Chez Christopher Froome et à l'image, eh bien, il ne me semble pas dans les meilleures dispositions. Et au moment où on vous parlait à 1 400 km 400 de l'arrivée, et eh bien, Chris Froome est sans doute cette fois-ci, s'il y avait encore une interrogation par rapport à Geraint Thomas, sans doute en train de perdre le Tour de France et de ne pas remporter son cinquième Tour de France. Un groupe de tête avec le maillot jaune, Geraint Thomas, avec Roglic et avec Tom Dumoulin, Nicolas Janjarot. Oui, avec euh, toujours eh bien, les difficultés pour euh, Chris Froome alors que Karim Thomas s'accroche euh, dans ce groupe et qui est en train de, de partir donc avec maintenant vraiment que 3-4 unités et Karim euh, Thomas qui n'a craqué durant ces 16 km d'ascension il est resté, il est monté à son euh, rythme il y a eu un énorme travail de pouce et de Bernal et pour l'instant c'est en train de payer pour le maillot jaune euh, qui est en train de frapper un grand coup aujourd'hui. Oui, avec donc 4 hommes qui sont euh, lancés à la poursuite des, euh, de, du Colombien Quintana. il y a la Criswick le néerlandais il y a Dumoulin euh, son compatriote il y a Roglic le coureur euh, slovène et donc Geraint, euh, Tom, euh, Geraint Thomas le, le maillot jaune euh, Froome effectivement est décroché et Quintana lui eh bien maintient les écarts pour la victoire d'étape Quintana euh, qui est au général à plus de 3 minutes hein, de Geraint Thomas et eh bien Quintana lui vise la victoire d'étape Quintana est même d'ailleurs à 4 minutes et 23 secondes du, du maillot jaune donc pas de danger on joue la victoire d'étape pour euh, Quintana et on joue le podium sur les Champs Élysées pour Dumoulin, pour Roglic, Bardet battu et Fromet toujours en jaune Nicolas Georgesot. Avec là je suis environ avec la moto rtl une cinquantaine de mètres derrière Froome alors que zacharine vient de nous doubler pour essayer de faire l'effort et de revenir je suis en train de me retourner j'aperçois Romain Bardet qui est, elle est, elle est environ 60 à 80 mètres derrière nous il a explosé durant cette montée mais il est en train de finir cette ascension du col de portée à son rythme pour essayer de, de revenir mais c'est compliqué pour lui il est en compagnie de, de Valverde. où ouais, il environ une soixantaine de mètres derrière nous derrière la moto rtl alors que From S'accroche toujours dans les roues de Vernal. On revanche, plus de contact visuel avec le maillot jaune de Thomas. Euh oui, le Tour de France est en train de, de se jouer sans doute à l'occasion de cette 17e étape qui finit de conduire les coureurs de Bagnard de Luchon au sommet du col du, du Portet avec un maillot jaune qui reste en jaune Geraint Thomas avec un Tom Dumoulin qui va sans doute prendre la deuxième place à Chris Froome au classement général. Chris Froome qui pourrait bien rétrograder à la troisième place et Roglic qui est quatrième actuellement et eh ne, ne désespère pas de supplanter Chris. Froome et de monter sur le podium des Champs-Élysées. Attention, Froome pourrait vraiment sortir du podium. Alors peut-être pas encore ce soir, mais en tous les cas, il est en danger Chris Froome. C'est évident, alors que Bardet, lui, au général virtuel, risque de passer, selon mes calculs, de la 5ème à la 8e place. Ce n'est pas terminé. Quintana est en tête. Le maillot jaune, lui, toujours à la poursuite de Quintana. Nicolas. Et on vient de... un écart entre le maillot jaune et Chris Froome. On nous a donné 20 secondes d'écart entre le quadruple vainqueur du tour et son coéquipier Guérin Thomas qui est donc en train de, de filer vers sans doute le premier sacre pour lui sur cette grande boucle parce qu'il n'a il pas craqué et il est en train de, de tenir Quintana aussi va sans doute s'imposer dans cette septième ème étape je suis en train de me retourner parce qu'il y a encore des coureurs et notamment Romain Bardet qui tente de revenir sur ce groupe maillot jaune mais il y a encore des écarts ce sera difficile pour le français de revenir il va limiter la classe mais effectivement comme vous disiez Christian il va perdre des places au, au général parce que le coup de pédale n'est pas non plus euh, le plus facile pour lui parce euh, ce qu'on a pu voir notamment ces dernières euh, saisons qu que ce soit en haute montagne euh, notamment au Galibier euh, l'Empathé oui deux hommes qui souffrent euh, Bardet et Froome ce seront les deux euh, grands perdants de cette 17 e étape Garen Thomas qui va rester en jaune Quintana qui va remporter l'étape voilà les premiers enseignements de cette 17 e étape Quintana qui ne se retourne pas en danseuse qui va remporter donc cette 17 e étape on ne l'avait pas vu hein, beaucoup dans les Alpes Quintana Il a été victime sur cette étape de deux ennuis mécaniques, deux changements de roues qui ont duré durer, mais finalement sans dégâts pour ce petit coureur colombien qui met en transe vous l'imaginez, les reporters de la Colombie et Quintana qui va opérer un petit replacement au classement général, alors que Garen Thomas, on ne l'aperçoit plus Garen Thomas, mais il est toujours avec Tom Dumoulin, Nicolas Georgiouro. Oui, il est toujours avec Tom Dumoulin, là ce sera un grand gagnant, Tom Dumoulin, parce que lui aussi l'ancien rouleur, il n'a pas craqué. Victor il de Quintana, Victor de Quintana. Nicolas euh, Oui et avec euh, un nouvel écart que l'on nous donne 30 secondes 30 secondes entre Karen Thomas et Chris Froome euh, Froome qui va se sur sous la menace de Roglic le Slovène, le coureur de la formation néerlandaise Lotto Jumbo et Vroom, vraiment qui a, qui a craqué à 3-4 km du sommet qui est en train de perdre gros c'est rare de le voir perdre autant de temps sur quelques hectomètres au sommet d'une étape Dan Martin arrive à 28 secondes du vainqueur de l'étape et Guérin Thomas est en train d'accélérer il lâche Roglic Guérin Thomas qui va euh, euh, comment dire consolider sa position au classement général Guérin Thomas qui va prendre la troisième place et oui il a beau se retourner mais il ne reviendra pas Gloric voilà il franchit franchi la ligne d'arrivée Guérin Thomas quelques secondes d'avance du moulin à l'instant après euh, donc Guérin Thomas à une dizaine de secondes à 50 secondes de Quintana et donc euh, les positions qui se façonnent au classement général en vue de l'arrivée euh, euh, le 29 sur les champs Élysées. et j'ai l'impression les chronomètres sont décranchés que Chris Froome eh bien va perdre voilà c'est officiel c'est sûr Chris Froome va perdre sa troisième place au classement général il décroche Chris Froome comme Romain Bardet qui l'accompagne voilà ce que l'on pouvait dire à l'issue de cette euh, 17 e étape qui finit, qui conduit les coureurs de bannière de Duchamp au sommet du col du Portet victoire d'étape de Quintana euh, devant Dan Martin à 28 secondes troisième de l'étape le maillot jaune euh, Guérent Thomas devant Dumoulin alors que euh, Chris Froome ça va faire juste j'ai une petite hésitation à vous donner sur le classement général officiel euh, va-t-il décrocher du podium où va-t-il conserver pour quelques secondes euh, sa troisième place Il y a une petite incertitude que nous lèverons dans le journal de 18h victoire d'étape de Quintana et Guérin Thomas toujours en jaune prochain rendez-vous RTL Tour de France dans le journal de 18h mais je pense je pense que Chris Froome va pour une poignée de secondes selon mes calculs 13 ou 15 secondes conserver sa troisième place au classement général Merci Christian à tout à l'heure Retour des grosses têtes de l'été sur RTL avec Laurent Ruquier. C'était le 8 janvier dernier. Parmi les sociétaires, il y avait Caroline Diamant. Caroline, que vous retrouvez tous les jours sur RTL, des 9h15 avec Bruno Guillon pour le grand quiz de l'été. Le rendez-vous, évidemment, c'est demain. Actuellement, aux états unis dans les cinémas qui diffusent le film Star Wars, on a ajouté des affiches à l'entrée des cinémas. Des affiches qui précisent quoi Qu'il euh. y a des scènes qui peuvent rendre épileptiques Pas du tout Mais c'est des affiches qui n'étaient pas là au début quand le film est sorti, c'était pas prévu. Par rapport aux enfants. Et puis au fur et à mesure, ils se sont dit bon, il y a pas, on est obligé, on va mettre des affiches pour, pour ah, prévenir. Pour Pour prévenir de quelque chose Pour prévenir de quelque chose, oui. Donc ils ont eu des soucis pendant certaines projections. Exactement. Et maintenant, ils sont obligés de prévenir les gens. Donc, Exactement. Euh, le, le, C'est au niveau, ça concerne le son Ça concerne. Oui, bravo, ça concerne le ouais, son. Ouais. Mais je sais, je suis pas con. Il ah, y a un moment où... Ah, je de, sais pas, de, de se mettre des boules qui es euh, avant de venir voir Mais le non, film. Non, il y a un son qui fait déclencher qu'on fait pipi, par exemple. Ouf. <rire> <rire> Et tout le monde pisse dans ah le oui, cinéma. Est-ce est... <rire> Est que ça a un rapport avec les animaux de ne pas emmener de chiens <rire> Oui. Parce que les gens emmènent régulièrement moi les J'avais déjà, déjà emmené Charlie au cinéma. Oh, c'est oh, pas non, vrai. Non, Il, y un... Il y avait un du qui comprenait, c'est ça <rire> Excusez-moi, Charlie ouais. passait dans Vous, un... c'est pas « Je suis Charlie », c'est Charlie qui vous suit. <rire> Est-ce que ça a un rapport avec... Euh, euh, Est-ce que ça fait mal au, à, à certains spectateurs Du tout. Non, non, non. Les spectateurs, ils n'étaient pas plus dérangés que ça. C'est les salles de cinéma qui l'étaient. Voilà pourquoi ils ont mis une affiche. Ils allumaient leur, leur portable et ah, ça... Le que Prévicat provoquait... est allé le voir ici, Star ah, oui, Wars oui, moi je l'ai vu. Et ben alors si vous l'avez vu, vous savez qu'à un moment donné dans le film, je peux même vous dire au moment précis, au bout d'une heure cinquante-deux, je sais pas combien de temps dure le film Star Wars. Ah 2h20. Donc, 2h20, ben voilà. À 1h52 du début du film, là, il se passe quelque chose. Ah, euh, c'est pas la celle qui est, qui est morte qui apparaît dans le film. Carrie. Oui. Et alors Eh ben, elle est morte et elle apparaît dans le film. Et, alors, ah, les et alors Les gens sont choqués ou applaudissent. Voilà, alors on demande de pas applaudir. Parce que, que comme es c'est des fans de Star Wars, les gens sont touchés de la revoir, non oh, Ils auraient le droit d'applaudir. Qu'est-ce que ça changerait Carrie Bah, ça Fisher. empêche les autres de regarder. Non, non. C'est un rapport avec Carrie Fisher ou pas Du tout. Du ah. tout. Euh... Est-ce que c'est un rapport avec quelque chose qu'on entend à l'image ou qu'on voit Je suis obligé de vous répondre non. C'est une voix particulière qui arrive... Ni l'un la ni l'autre Ni l'un ni l'autre Donc c'est pas... Alors c'est un rapport quand même avec le film Oui ça, Ah il change la y a bobine Il un message subliminal non. en fait Non Tout le monde va aller faire pipi en même temps non. Par non. exemple moi quand je vois quelqu'un qui se cache à la télé j'ai envie de faire pipi En <rire> tout ça fois je suis caché j'ai envie de faire pipi Je sais pas pourquoi J'aime bien cette émission de <rire> psychanalyse. <rire> mais alors, très ça bien vous, vous fait toi. jamais ça, quand vous le cache-cache Enfin, il y, y a longtemps quand même. Mais <rire> <dès> que <rire> que <rire> je... <rire> je sais qu'à la télévision, il y a des gens qui me font chier, mais pipi pas. <rire> pourquoi vous dites qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on voit ou qu'on entend dans le film C'est particulier cette remarque. Mais parce ah oui. qu'il il pose la question, donc je suis obligé de ah. vous répondre. Okay, donc c'est quelque chose que fait le cinéma à 1h52 Non, c'est dans le film, à 1h52. C'est quelque chose qui apparaît Non, c'est pas quelque chose qui apparaît. C'est pas quelque chose qu'on entend. Ah. C'est pas quelque chose qu'on entend. Ça, c'est quelque chose qui nous touche. Non plus. Mais ah quand... oui, il y a quelqu'un qui sort du film et qui ouais. vous touche. Le premier film en touchera pas. Il y a des vibrations, il ah. y a quelque chose comme ça. Du y a, tout. Y a... Attendez, c'est Spé votre question. Vous avez vu le film Oui. Vous avez mais dit mais Mano... je me suis endormi à un moment. Oh, oh, non, non, je oui. craque. À 1h52, ah. je dormais. Euh, on m'a réveillé. Les, les voisins m'ont dit arrêtez vous ronfler. C'est pas être 5 secondes de noir absolu. Il y a peut-être 5 secondes de noir absolu et sans son. Je c'est terminé. S'il n'y a pas de son pendant pendant une minute. On que le film réponse de Stevie <rire> wow. ah oui. Et alors qu'est-ce qui se passe et Les bah, gens il... se lèvent Les gens pas. se lèvent. Euh, non. Il... Is... Oui, ils, ils, ils, se ils, se, ils se demandent ce qui se passe qu'il y a un problème de son et voilà, ils vont se plaindre, ils sont cons les américains quand même. ils n'ont pas compris que c'était dans le film et ils vont se plaindre aux projectionnistes, au directeur du cinéma en disant, il y a un problème de son il n'y a plus de son dans le film, ouais. alors que c'est dans le film et donc les salles de cinéma en ont eu marre au bout d'un moment de voir les gens se lever et de venir protester, et maintenant il y a des affiches à l'entrée du cinéma, attention au bout d'une heure 52 du film il n'y a plus de son dans le film, mais c'est fait exprès, c'est volontaire, vous vous souvenez vous C'est quand il faut sauter euh, je sais plus quelle planète donc c'est pour montrer un peu oui. le choc total exact. pour tout le monde il y a un grand trou noir effectivement euh, qui de reste de euh, temps oh, quelques secondes c'est pas c'est à se lever pour aller dire qu'est-ce qui se passe non, parce que tu dis « Ah ouais, bon, donc, voilà. » Et puis, pof, ça recommence. Et bah non Les Américains, eux, ouais. pensent qu'il y a une coupure son. En tout cas, c'était une bonne réponse de Stevie. C'est bien Philippe Manoeuf. Deux, deux réponses. Ah, J'aurais vu Philippe Manous. Oui j'ai un, un, un petit avec... tableau. J'ai un petit tableau. Et il coche le nombre de bonnes réponses qu'on alors, donne. Alors. <rire> C'est dingue. Euh, C'est le retour en force de Stevie. <rire> que, sachant, sachant que bon, Caroline est toujours au top, hein, avec trois bonnes réponses. Chantal, deux.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 Et on joue aujourd'hui avec Myriam, bonjour Myriam. Bonjour Peggy. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir, vous êtes en Moselle, où exactement À Gondange. À Gondange, d'accord. C'est entre Met et Thionville. Merci, je ne connaissais pas, c'est pour ça que je me suis dit, je vais pas tenter, je vais la laisser nous, nous dire exactement où c'est. Alors, vous êtes professeur, m'a dit Lucie, au Standard, donc ça veut dire que vous êtes en vacances Oui, tout à fait. Bon, et vous partez un petit peu Quel est le programme Le programme, demain, je pars à Paris chez mon fils. Bon, bah écoutez, vous allez... Je viens profiter de la canicule. Exactement. Vous allez avoir très, très chaud. Surtout que demain, on prévoit 36 degrés à Paris. C'est ce que Météo France nous dit. Bon, en tout cas, on est ravi. on sera ravi de vous accueillir dans la région parisienne. On est ravi que vous soyez à l'antenne avec nous sur RTL parce que ça veut dire, Myriam, que vous repartez avec un cadeau. Mais quel cadeau Telle est la question. Écoutez bien, vous allez pouvoir repartir soit avec un téléviseur ultra haute définition de plus de 120 centimètres, Soit un MacBook Air de 13 pouces wow. Ça reste un beau cadeau Quel que soit le cadeau Mais ah il oui. va cho falloir choisir l'animateur ou l'animatrice Sidonie Bonnec Que vous retrouvez tous les jours sur RTL De 14h à 15h Dans la curiosité est un vilain défaut Ou Bruno Guillon Que vous retrouvez à 9h15 Pour le grand quiz de l'été Sidonie ou Bruno J'aime bien les deux mais j'irai plutôt Bruno Guillon Bruno Guillon On va voir ce que Bruno vous offre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 Vous remportez un splendide téléviseur 4K Bon, c'est pas une raison pour passer votre journée Devant cette nouvelle télé hein. Vous restez fidèle à RTL, on est d'accord <rire> Eh ben voilà, le message est passé Oh, j'en les amours <rire> <rire> Eh ben oui, avec Bruno Justement, un téléviseur Ultra haute définition De plus de 120 cm pour vous Myriam Oh, c'est super, merci beaucoup On est ravi, en tout cas de vous offrir ce beau cadeau Et puis merci de votre fidélité à RTL On vous souhaite un bel oui. été Merci encore, bel été à vous. Je vous embrasse. Au revoir. Et continuez à Merci beaucoup. Et puis le prochain rendez-vous, ce sera demain matin sur RTL avant 9h. Vous vous inscrivez dès maintenant en appelant le 3210 ou alors vous envoyez été par SMS au 74 900. Bonne chance à tous. Le grand jeu RTL de l'été. Je t'aime, deuxième extrait du nouvel album de Marc Lavoine, je reviens à toi Marc qui sera de retour d'ailleurs sur scène cet automne avec RTL pour une grande tournée à travers toute la France, il sera notamment les 18 et 19 octobre prochains à la scène musicale de Paris RTL, les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier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 Les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier, c'est sur RTL jusqu'à 18h. Et dans cet extrait, vous allez entre autres reconnaître Laurent Baffy, Bernard Mabille, Roselyne Bachelot ou encore Stevie Boulet. Une question culturelle et historique. C'est Stevie qui devrait répondre. Oh ah bah oui, c'est le meilleur en histoire géo quand même. Ouais, qu peut, et en cuisine, peut-être aussi, vous allez comprendre pourquoi, <rire> puisque les différents domaines touchent à cette question pour Aurélie Dabarbuto, qui habite Marseille. Quelle bataille napoléonienne donnèrent leur nom à des plats célèbres. Maringo. Ma maringo, maringo, oui. maringo, maringo, oui. maringo mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Euh, euh, Austerlitz. Austerlitz, <rire> non. Ah non. si, il y a le buffet d'Austerlitz à la gare. L'Iéna. <rire> <rire> L'Iéna, non. non. Le pont d'Arcole. Le pont d'Arcole, non. non. Cluny, non, c'était pas Cluny. Cluny Lingus. Non. Oh. <rire> Mais mène, la hein. bataille d'Égypte. Égypte, non. C'est plus connu que Maringo ou moins connu. Ah, c'est une bataille connue. Alors, je suis en train de me demander si c'est une bataille napoléonienne. J'ai un doute ah. parce que quand même, je suis en train de regarder le nom de la bataille. Et quand même, elle a eu lieu en 1827. Je suis pas comme certain qu'à ce moment-là, Napoléon, oui, mais... euh... il devait sucrer les fraises, Napoléon, ah, en 1821. 18... Il est mort en 1821. Voilà, c'est ça, il me semblait ouais. bien. Vous voyez, comme quoi, ouais. bon, remarquez, si sucrait les fraises, ça faisait une recette <rire> supplémentaire, mais mais. On, on va dire en tout cas que ce sont deux batailles célèbres, une napoléonienne maringo, bravo, ça c'est bien, et il en manque une autre qui n'est donc pas une bataille napoléonienne, mais, mais une bataille tout de même. Est-ce qu est... que c'est du veau ou du bœuf Une bataille navale, là, vous voyez Est-ce que rue de Paris. Est Ce, Ce n'est ni du veau, ni du bœuf. Du porc. Du porc non plus. Du mouton. Du mouton, oui. Ah, ah, le mouton. Le le le le genre, Navarin, ah Navarin. Pardon Navarin. La bataille de Navarin. Bah bon ah, bon ah, Réponse de Laurent Batty. C'est une bataille, navarin Ah oui, navarin, c'est oh. une bataille, Bernard. Jolie question, oui. Ah, vous trouvez oh. Ah oui, oui, ah, oui très bonne mal, question. Oh, bah, ça me fait plaisir. C'est une, depuis... une de mes spécialités, le navarin. Je saurais maintenant que c'est une bataille. C'est pas vrai. Ah, j'adore. Mais ah, alors, c'est quelle pièce Et Je le fais très bien. C est, c est, racontez comment vous le faites, le navarin. Avec du Alors, non, du plat de côte, du collier et des tranches de gigot. Le haut du gigot. Ah. Il faut les trois morceaux de, de viande pour que ça ait vraiment du goût. Le bouillon, du, des du des carottes, de tomates, navet, carottes Haricot. et à la fin, je mets des petits pois. qui garni. Ah, oh là là. Donc on, va, on va venir dîner chez vous. À quelle heure on, vient on en salive. Ah. <rire> Peut-être pas bon, quand même. Mais... Mais... Faut, faut ça, c'est pour l'after. <rire> oh. J'ignorais, chère Roselyne, que vous étiez excellente cuisinière. Ah, si, si Je fais très bien la cuisine. Oh là là mais on en On, On voit, les... une sensualité chez elle. C'est quoi ah votre ah spécialité, Roselyne oui. Tout, le coq au vin, le Navarin de mouton, je oh, euh, très, très bien les desserts, euh, Charlotte aux poirets aux framboises, oh tartata, la la. Oh euh, la la. riz à l'impératrice, euh, tout va bien. Stevie, c'est le tournée d'eau, lui. <rire> non, c'est... <rire> Il aime bien la tata -ta -ta aussi. C'est quoi le riz à l'impératrice C'est un riz dans lequel on met euh, des feuilles de gélatine pour que ça se présente comme. Moi oh, un... j'aime pas la gélatine. Ah, non non mais on en met un très très peu juste. Oh, Il faut faire comme on ça face à oui, Ricola en maintenir. Savarin et, et à l'intérieur du riz au lait on met des abricots cuits euh, voilà, frais. Voilà. Mmh, non mais ça ah. non faites moi autre chose. Euh, euh. Ah bon. Ah bah tu euh, des abricots voilà, sans tiramisu. Oui. Abris. Ah tiramisu très bah, bien là. Parfait, oui. ça c'est très bien. C'est ah. bien. Vous le faites avec des boudoirs ou pas Ah oui, bien sûr, avec des biscuits à la cuillère, pas des boudoirs ah, hein. Attention. Tiramisu. Donc vous cuisinez souvent Bah oui. Oh OK. Pour qui Ah oh, dit donc. Oh, ça vous aller. regarde pas, tu <rire> veux. Elle, jamais... oh, elle est amoureuse Roseline. <rire> tu a jamais tiré Michou dans le boudoir <rire> Oh, quel dégueulasse. Le pauvre Michou. Ça ferait du steak-hache Oh Fait... Remarquez, c'est bien parce qu'il rit à ses blagues. Oh il veut qu'on voit ses dents. C'est vrai qu'il ressemble à Fernandelle Oh non, ça va ah. pas commencer Il est plus beau. Non, il vrai. est beaucoup plus beau. Merci. Ah, bah, Merci. ah, bah, oui. ah non, je, je ne trouve pas que je lui ressemble. À la rigueur, Jean-Marc Barr, mais alors... Euh, oh Jean-Marc Barr. C'est ce que tout le monde me dit. Oh ah, ouais? ah oui Ah oui Ah mais tout le monde. Tu te souviens ah oui? de Jean-Marc Barr vraiment des gens qui veulent vous sauter. Il y a des gens qui aiment le blanc-bleu. C'est comme quand moi on dit que j'en ressemble à Tarzan. Toi. suite de votre soirée sur RTL à 18h. RTL soir sera présenté par Vincent Parisot. Toute l'actualité et comme invité à 18h20, il recevra le député La République En Marche, Guillaume Chich On parlera de la PMA et du remboursement ou pas par la Sécurité sociale pour l'instant. Euh, suite et fin des grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier retour en 2017. Vous allez entre autres reconnaître Chantal Latsou, Bernard Mabi ou encore Stéphane Plaza. La question suivante sera culturelle pour Virginie Donada qui habite Basse-Goulaine, et elle concerne Alexis Godillot. Alexis Godillot, qui fut fournisseur des chaussures. Ben oui, bien sûr. Euh, c'est de là où ça vient. C'est de là ben où ouais. ça vient, comme dit euh, si brillamment M. Perroni, c'est de là où ça vient. Ça vient de l'argot militaire, certes un Godillot, mais c'était le nom du fabricant de chaussures qui fournissait les armées en 1870, Alexis Godillot. Je vous en dis beaucoup déjà, mais c'est pas l'unique raison pour laquelle M. Godillot a laissé son empreinte, si j'ose dire, dans l'histoire de la chaussure. Il a inventé un modèle particulier Un modèle particulier, non, on peut pas tout à fait dire ça, mais il a, il a... quelque chose qui a révolutionné mmh, l'histoire de la chaussure. La bottine, Là, est... la bottine non. Est-ce qu'il a inventé la bottine avec un bout en fer La bottine avec un bout en fer as un drôle de soirée, toi. <rire> <rire> Expliquez-moi. Non, non, mais hein. parce que, comme c'est un rapport avec l'armée, je me dis que c'est bien d'avoir le bout rigide. <rire> Il ah, n'y a pas qu'à l'armée, d'ailleurs. <rire> Ça évite la débandade. Je ah, suis <rire> rassuré, il n'y a pas que des gens attirent. Vous J'ai connu beaucoup de militaires <rire> avec ouais, le rigide. Ouais. La Madelon vient nous servir à boire sous la tonnelle. Long, long, oh. long, les paroles sont de Alzheimer. <rire> <rire> Gros non, succès. Chantal Chantal là-dessous a créé la chanson avant Lino renault' c'est vous dire. <rire> euh, il a une petite fille, ce Godillot. Oui, alors. Qui est une actrice, qui, qui s'appelle Bonnie Godillot. Ah oui, c'est ça qui a marqué l'histoire de la chaussure. <rire> Est-ce que ce serait pas les, les semelles cloutées du tout il a Ah inventé ça y est, les... je les. Les semelles en cuir. Les semelles en cuir, non. Il a inventé le fait de mettre gauche sur la chaussure gauche et droite sur la chaussure droite pas tout à fait mais les nous... pointues on brûle et eh ben une manière de reconnaître euh, euh, tra... ou le fait qu'elle soit en vitesse c'est à dire qu'on puisse les mettre au pied droit et au pied gauche non justement plonge, alors le fait, on, on brûle on brûle les mais pointures je ne peux pas vous accorder il a inventé des les chaussures universelles sur lesquelles il n'y a pas de pied non la non. semelle la semelle non ah il a inventé des chaussures où il y a un truc pour le pouce et ensuite les quatre autres orteils. T'as un pouce au... Elles s'appellent des gants. <rire> non, mais vous étiez tout, tout prêt. Attendez, attendez. Il a apporté la chaussure droite et la chaussure gauche. Excellente ouais. réponse de Bernard Mabie. Ah. La chaussure droite et la ah. chaussure gauche. Quand même, ça doit être bizarre. Comment, comment il faisaient avant là Parce que c'est... il mettait les chaussures skis. et puis il mettait les chaussures quand même. Mais vous prenez compte parce que c'est quand même... On sent bien quand on met, nous, une chaussure dans un pied Mais parce qu'on est habitués, nous, maintenant Ah oui mais regardez par époque, exemple c'était les, les, les paysans ils mettaient des sabots il y avait pas de euh, sabots droit ou de sabots gauches. Tu Macron ah, ouais. il veut virer ça hein. il veut plus de droits plus de gauche <rire> <rire> RTL Première Radio de France RTL. Bonne soirée à l'écoute d'Arte